r o c classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission très spéciale qui porte entièrement sur l'année 1981, année de changement et de transition musicale au cours de laquelle de très bonnes choses sont sorties. On va entendre plusieurs styles de musique associés et regroupés sous la grande bannière r o c classique. On va entendre du rock progressif, du hard rock, du blues rock, du boogie, du folk rock, du southern rock, du rock québécois ainsi que du m é t a l On va entendre entre autres cet après-midi des artistes des groupes comme Rainbow, ACDC, Black Sabbath, Judas Priest, King Crimson, Rush, Whitesnake, The Who. April Wine Van Halen, Venom Girls c h o o l et Motorhead. En outre, je vais vous présenter un groupe de métal anglais très obscur des années 80 du nom de Praying Mantis et plus particulièrement leur premier disque Time t e l l s No Lies, ainsi qu'une face complète d'un album vénile classique paru il y a 30 ans, soit Killers de Iron Maiden.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 I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality. The c gods are frozen now. The cult of p e r s o n a l i t y The Cult of Personality. C'est tiré de leur、euh, premier album Vivid qui est paru en 1988. Et、euh, cette semaine,、euh, c'était l'anniversaire、euh, du guitariste virtuose de ce très bon groupe、euh, qui est apparu comme ça à la fin des années 80, Vernon Reed, qui a célébré ses、euh, 53, ans, 53 ans. Vous avez reconnu sa voix Eh bien, oui, il s'agit、euh, bel et bien de M. Simon Fitzbé, l'authentique. Véritable historien de C'est f u avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir d'être en compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Des éphémérites. Eh bien, oui, de retour, de vacances, et nous avons une fois de plus、euh, toute une.、Euh... Tout un programme aujourd'hui. i、mm、s'est -hmm. passé plein de choses dans l'histoire du rock du 22 au 28 août, n'est-ce pas? Effectivement, une très belle semaine d'éphéméride s et on débute avec le 22 août 1917, la naissance de John Lee Hooker, un chanteur de blues dont l'influence sur le rock se fait encore ressentir aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça lui ferait、euh, aujourd'hui, s'il、euh, est, est décédé quoi, il y a une dizaine d'années.、Euh, oui, exactement. Il, il est vécu quand même assez, assez、ouais. vieux.、Euh, ça lui ferait donc、euh, en, rapidement 94. 14 ans, quelque chose de、ouais. genre. Ouais.、Mm -hmm. et, euh, il était encore、euh, très, très présent sur la scène du blues, allé jusqu'à jusqu sa mort. En fait,、euh, malgré le fait qu'il restait assis sur sa chaise, buvait sa bière et chantait.、Ouais. Euh, ça, assez... c'est Je pense、euh, qu'il a fait un, un album dans les années 90, au début des années 90, et ça faisait genre 25 ans qu'il n'en avait pas fait. Oui, il avait participé aussi à un projet avec Miles Davis,、mm -hmm. euh, une trame sonore,、euh, dans les, fin des années 80, début des années 90.、Mm -hmm. C'est vrai, il, il travaillait moins. Moins sur album, faisait quelques concerts、ouais. de temps en temps. Il a déjà enregistré un album avec Can Heat. Ah oui, moi i s q s'appelle、euh, Hookers in Heat. Oh, ça doit être <rire> bon. Ça, ça, <rire> ça, ça doit être quand même assez bon.、Ouais. évidemment, il y a plein de pièces de Johnny Hooker qui ont été reprises、mm -hmm. par des rockers à travers l'histoire. Exactement. Nous continuons cette fois-ci en 1947 avec la naissance de Donna Godshow,、euh, qui a été chanteuse occasionnelle pour les Grateful Dead pendant、ouais. plusieurs années. T'es encore en vie, h a n n Non, elle est décédée malheureusement dans les années 90 ou 2000,、ah. quelque chose de genre. Euh, nous avons ensuite, en 1962, les Beatles qui sont filmés pour la première fois à la télévision pour,、euh, lors d'un concert, en fait, au club ouais, de Cabernet. C'était pour un documentaire, e f f e c t i v e m e n t Ça avait été diffusé,、euh, dans le mois d'octobre de cette année-là, par la suite. Mais c'était la première fois que des caméras de télévision entraient,、ouais. euh, dans The Cavern pour filmer les Beatles. Je,、euh, je, je, me rappelle avoir vu ces images. Je me rappelle pas, par contre. Est-ce que les Beatles étaient habillés en cuir ou ils ont, ils avaient troqué pour, e、euh, c'est une très bonne question. t s Plus、euh, gentil. En, la 1960... de en 1962, je pense qu'il commençait le, le style chemise-cravate.、Mm -hmm. Je ne suis pas certain, mais il me semble que pour avoir vu des images des Beatles à, à, à la caverne, il faut dire qu'ils ont été là quand même assez longtemps. Oui, trois ans. Je crois qu'en 1962, en fait, si ce n'était pas encore là, ça arrivait très très près, là,、mm -hmm. le, le style cravate. Parce que、bon, si John Lennon et Paul McCartney avaient changé leur style de, de, de, de cheveux, leur, de, leur <rire> pilosité,、euh, si on veut, avait changé. D'un style public, donc dans ces、ouais. années-là,、euh, probablement, ouais, que c'était le,、ouais. le, le, le veston cravate. En、mm. 1966, cette fois-ci, un policier de New York réussit à raisonner deux jeunes filles qui étaient perchées sur un balcon du 22e étage d'un hôtel et menaçaient de se suicider si elles ne pouvaient pas rencontrer les Beatles. Elles ont été emmenées à l'hôpital Roosevelt pour être examinées. Oui! C'était la folie.、Euh, la il、totale. faut que tu vois le, le, le film、uh, I w a n n a Hold Your Hand. Oui, oui, oui, oui je vois ça. C'est vraiment bon. C'est、euh, dans ma liste de films. Ça,、euh, ça, fait, euh, ça fait vraiment état là, de cette frénésie、euh, qu'avaient les jeunes pour les Beatles.、Euh, C'était vraiment incroyable. Cette folie. Ça、ouais. a rendu un sport national, hein,、ouais. franchement, d'être une Beatle maniaque à l'époque. En 1968, cette fois-ci, après avoir découvert que John habitait avec Yoko Ono dans une maison de Londres, Cynthia Lennon demande le divorce. Oui, évidemment. Ça, ça a été une partie très importante de la vie de John Lennon. Euh, On va revenir d'ailleurs、oui. un peu là-dessus、euh, avec Cynthia un peu plus loin ouais, dans les éphémérés. Oui, de... effectivement. En 1968,、euh, alors pendant la session d'enregistrement de ce qui allait devenir l'album blanc, Ringo quitte les Beatles. Oui. Donc、euh, là, il, il, il était il, complètement démotivé. Exactement. Et、euh, c'est là qu'il s'est rendu compte un peu qu'il qu y avait une certaine forme、euh, de dissension dans le groupe qui n'était pas nécessairement volontaire, puisqu'il est allé chez chacun des membres、euh, des Beatles et il disait. Je quitte le groupe, je me sens plus、euh, nécessairement à ma place euh, et euh, je, je, je trouve que j'ai plus rapport avec vous. Vous êtes comme、ça. une petite gang et chacun o n dit Ah ouais, je pensais que c'était moi qui étais comme ça. <rire> Puis, et, et donc, euh, pour euh, célébrer le retour de Ringo qui est revenu quelques temps après,、euh, ils avaient placé plein de fleurs sur, son, sur sa batterie donc,、ouais. euh, pour prouver qu'il était motivé. Je voulais r m e r i e r Ringo parce que、euh, de plus en plus, Paul jouait de la batterie、mm -hmm. euh, sur les enregistrements, les b e a t l e s et il se rendait compte que Paul était. Probablement, il était un meilleur b a t t e u que lui. Effectivement, il y avait des techniques qui étaient différentes. Et,、euh, et, et d'ailleurs, il a joué sur. Pendant que, que Ringo était parti, il a enregistré Back in the USSR. C'était lui qui était à la batterie sur cette pièce-là.、Ah. Euh, et je pense. En fait, je crois que c'est la seule sur l'album blanc où Paul est à la batterie. Mais c'est vrai que, selon、euh, certains, certains dires, il était de plus en plus présent à la batterie. Il enregistrait à la place de Ringo、mm -hmm. parfois. Donc, ce qui, ce qui peut être frustrant quand même pour un batteur. C'est frustrant. Oui. Oh, oui. Euh, par la suite, en 1969, nous avons l'ouverture Wild West de San Francisco où on retrouve Janis Joplin, d e Grateful Dead, Santana et d e Young Bloods sur la liste. Donc, des invités à ce, à ce, ce, ce, ce méga concert. Oui. Quand même assez intéressant. C'est une belle petite affiche.、Oui. <rire> en 1970, The Moody Blues lance l'album Question of Balance en Grande-Bretagne.、Ouais. The Moody Blues, qui est un groupe majeur complètement oublié、mm -hmm. aujourd'hui. Oui.、Ouais, Je dis、euh... complètement oublié. Il r é u s s i t e quand même. À, à faire le centre-belle. Là, ils, ils reviennent au Saint-Denis. Ah oui?、Euh, prochainement.、Là. Oui, oui, c'est vrai. Je vais en parler ça, un、hein? peu plus loin oui, là, dans y... les spectacles à venir. Il y avait une bande de billets、euh, d'ailleurs. Mais c'était un groupe、euh, majeur. Oui, g r è s gros, gros et... groupe à la fin des années 70. Très important、ouais. euh, et qui,、euh, peut-être à cause de leur long... longévité, en fait,、euh, qui, ont, qui ont un peu baissé dans, dans les、ouais. cœurs des, des fans. Il、euh, que... euh, faut dire aussi que ça a mal vieilli, je trouve. Ouais,、euh, un peu plus.、Ouais. C'est un peu le problème. Il reste quand même le, le, le très grand album connu par plusieurs de Days of Youth. Ah oui, Bass, ça, c'est leur meilleur de très. Loin, leur album classique、euh, à découvrir,、si、Question of Balance est un peu plus moyen. Oui, effectivement. <rire> Nous a l l o n s v o i r la suite, en 1970, Credence e Clearwater Revival, qui est au numéro 1 du palmarès avec l'album c o s m o s Factory. Oui, qui est leur dernier grand album. Effectivement, par la suite, ça, ça, ça a un peu baissé.、Ouais. En qualité. En 1970, Eric Clapton entre, entre en studio oui, avec Derek and the d o m i n o s pour l'enregistrement de l'album Layla and Assorted Other Assorted Love Songs.、Voilà. Peut-être aussi le dernier b o l h e <rire> u r de Richard. <-Pattern. rire> oui, je pense qu'on peut le dire c est quand même un album très très, très intéressant. ah、oh, o、ouais, bon, Un i c'est b o un des grands albums、oh, du rock oui, oui, oui, oui. vraiment à posséder.、Mm -hmm. C'est probablement dans le top 100 des, des, des, des, des meilleurs albums à posséder à la maison.、Euh, Layla, entre autres, qui est la pièce、euh, dédiée à Patty Boyd. Oui. Qui courtisait.、Euh, qu ouais, oui, ouais, ouais, ouais, ouais, vraiment. <rire> En 1979, pour terminer cette journée du 22 août,、eh、bien Led Zeppelin lance l'album In Through the Outdoor. Oui. Album très moyen,、mm -hmm. mais、euh, si on regarde ça dans le paysage de, de ce qui se faisait en 1979, c'est un chef-d'œuvre. Oui, effectivement. C'est un des meilleurs albums de l a n n e Et、vie. on dit que les ventes de disques avaient tellement baissé en 1979 que c'est ce qui a sauvé l'étiquette de disques, la sortie de cet album de Led Zeppelin, parce que les magasins de disques étaient vides、ouais. et、euh, ça a r a m e n é les gens un、mm. peu, non? e f f e c t i v e m e n t c'est un gros événement quand même, ce lancement. Et c'est un album qui est intéressant. Ça, ça marque vraiment une départure de, de, de, de ce qui avait été fait sur les autres albums de La Discipline. f a u t d i r e que Jimmy Page et John Bonham été, ont été moins présents、euh, pour ouais, cet album. C'est l'album de John Paul Jones. Exactement.、Ouais. Beaucoup de claviers.、Euh, ouais, c'est、ouais. un album qui est léger.、Euh, C'est vraiment pas le meilleur album de Led Zeppelin. C'est l'album FM de Led Zeppelin. C'est pas quelque le quelque moins、sens. bon, mais qui se met. Ça, je suis d'accord, par contre. Ça reste un album plaisant é、oh, c o、oui, u t e z ça v e u t d i r e que n'importe quoi que Led Zeppelin te p r o p o e Et je le répète,、euh, comparativement à ce qui se faisait en 79, ça valait un jeu a t d o Oui, vraiment.、Mm. On passe cette fois-ci au 23 août de cette semaine d'Ephéméride. Nous débutons en 1947 avec la naissance de Keith Moon. Oui. Donc, un batteur légendaire. Oui. Extrêmement influent. Oui. Et d'ailleurs, le, le, le site d é p h é m é r i d e sur lequel je, je, je m'informe, bien sûr, disait qu'en 1947, en fait, c'est la naissance du rock'n'roll avec <rire> Keith Moon. Donc, vraiment, ça marque. C'est pas le meilleur batteur,、euh, techniquement,、non. mais c'est probablement le plus flamboyant de l'histoire du r o c k e Effectivement. Et il tapochait sur, sur,、oui. sur, sur ses tambours. D'une façon vraiment incroyable.、Oui. Et、euh, d'ailleurs, Keith Moon,、euh, c'est l'inspiration derrière z a c h Star, le, le fils de Ringo, qui、euh, est également batteur maintenant pour Les Who.、Euh, c'est lui, qui, je crois, qui l a donné son premier、euh, kit de, de, de batterie. Euh, puisque Ringo ne voulait pas que son fils suive、euh, ses, ses traces, il ne voulait pas qu'il devienne musicien, et c'est、euh, son parrain, en fait, qui, nous,、mm -hmm. qui euh, lui a montré ses premiers,、euh, ses premiers mouvements de batterie.、Ah. Et maintenant, donc, il remplace、euh, son parrain a u s et、euh, ben, Zach est un bien meilleur batteur que Ringo. Oui, oui. oui, on, va, oui on peut oui. dire、euh, un très, très bon batteur.、Mm -hmm. en fait. Il ressemble plutôt à, à son père, c'est incroyable.、Oui. <rire> Absolument. Kate Moon, c'est aussi l'inspiration de Neil Peart,、mm -hmm. chose peu connue,、non? mais、oui, c'est、oui. l'inspiration du batteur de, de Rush, qui est un des meilleurs au monde, sinon le meilleur. Oui, un batteur encore flamboyant, technicien également, par contre, qui,、euh, qui, qui a la plus grosse batterie, je pense, dans le monde du rock. Oui, c'est assez monstrueux comme oui. batterie, Oui. <rire> Par la suite, en 1962, John Lennon et marie Cynthia Powell, sa copine du collège. Le soir même, par contre, Lennon célèbre son mariage en jouant avec les Beatles au River Park Ballroom. C'est marié obligé. Oui, effectivement. Et ça fait un mariage malheureux. Exact. Cynthia c est, est, c est enceinte. C'est dommage.、Euh, C'est ça, les gars. Ça a été un mariage. En fait, puisque Cynthia, en plus, était、euh, catholique. Donc,、euh, est les, elle était enceinte, ce qui était vraiment scandaleux. à l é p o q u e n c e t e Non, non. n t fait ce, ce, ce qu'un homme bien devait faire et l a mariée. Effectivement. Il a fait la bonne chose, mais ça a malheureusement. Ça, ça les a rendus malheureux. malheureux tous les deux. Exactement.、Mm. Nous passons v e r la suite en 1969-10 où、euh, les Rolling Stones sont au numéro un du palmarès américain avec a o n k y Tonk Woman. Ah, quelle merveilleuse pièce.、Ça. Effectivement. Tu parlais de percussions intéressantes. C'est vraiment très, très, très、euh, fantastique cette、euh, partition qu'on retrouve sur a o n k y Tonk Woman. Un des très, très grands succès、euh, des Rolling Stones.、Ça. En 1970, Lou Reed quitte Velvet Underground, le groupe、euh, qui le remplace par Doug Yule, qui, e、euh, t ensuite tous les membres originaux ont quitté,、euh, le groupe, lorsque celui-ci, s e s t s é p a r é en 1973. Ouais, il ne restait plus personne, déjà ouais, ouais, ouais. Exactement. On essayait quand même de faire de l'argent, e n fait, c'est le gérant des Velvet Underground qui a placé Doug Yule à sa, sa place, et tranquillement pas v i tous les membres originaux ont quitté.、Ouais. Euh, dû à l'insatisfaction, en fait, que leur l l e apportait leur présence au sein du groupe. Mais c'est pas un groupe qui vendait euh, beaucoup. Euh, non, non, non.、Euh, c é t a i t très on... simple. i l s portaient très bien leur nom, e t c'est devenu en fait un groupe culte au, au, au début, au tout début de leur carrière, en fait, c'était la scène d'Underground de New C'est ça, il était、euh, parrainé par Andy Rowell. Exact. Et、euh, tous les albums qui ont suivi, malgré qu'ils soient quand même bons,、euh, n'ont pas. Il y en a des bons. Oui, oui, o、oui. oui. Mais on n'a pas connu vraiment de succès commercial.、Euh, non, jamais.、Avait. Espéré, c e s t un、vois. groupe qui est、euh, adoré par les, les critiques,、mm -hmm. mais pas tellement par les amateurs de rock moyen. Exactement, parce que c'est du psychédélisme assez dur,、euh, quand même. Assez, ouais, assez moi,、sérieux. ça ne m'emballe pas. Non, il y, y a beaucoup、ouais. de gens qui,、euh, qui, ont, qui ont du mal euh, avec euh, cette musique-là, et il faut, faut être dans le bon état d'esprit, et il faut apprécier vraiment cette musique-là、ouais, pour, pour, pour, pour, euh, pour apprécier Velvet、euh, Underground. En 1975, cette fois-ci, Paul k o s s o f f un ancien guitariste du groupe Free, a la peur de sa vie lorsque son cœur arrête de battre pour 35 minutes. Oui,、ah, l y a de quoi avoir peur. Oui, franchement. <rire> et、euh, les médecins, en fait, ont réussi à le garder en vie en le plongeant dans un coma artificiel le temps d'enlever un caillot de sang qui était situé dans sa jambe. Oui.、Euh, malheureusement, il est mort quand、ouais. même quelques temps après lors d'un vol euh, transatlantique. Euh, Entre les États-Unis et、euh, l'Angleterre. Et、euh, Paul Kosoff, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogues très puissantes. Et c'est ce qui a peut-être d o n n é、mmh. justement une mort prématurée.、Ah, c'est une crise cardiaque qu'il y avait eu sur un v o、ouais, l t r a n s atlantique. C'est une surdose, c'est une crise cardiaque. Oui, oui, c'est ça, exactement. Donc,、euh, c'est très、ouais. malheureux,、euh, franchement. Euh, nous allons voir la suite en 1975 toujours.、Euh, Why can't we be friends? d e War、euh, qui atteint la sixième place、ah, du、oui. Billboard. <rire> <rire> Pièce très très comique. Tu sais, il y a un épisode des Simpsons où、euh, Homer devient、euh, un, un boxeur. Oui. Et、euh, lorsqu'il entre sur The Ring, il、euh, y a une musique q u i joue et lui, il a choisi de faire tourner Why Can't We Be Friends? C'est vraiment, <rire> vraiment très vrai, drôle. C'est vrai c'était un moment très, très, très cocasse.、Euh, franchement, un moment d'anthologie de l part e f r o i On va l'entendre, cette pièce-là, dans un moment. <rire> Et、euh, la même, le même jour, en 1975, l'album homonyme de Fleetwood Mac entre dans les palmarès. Donc, il a connu un énorme succès. C'est le premier album sur lequel on retrouve Stevie Nicks et l i n d s e y Buckingham. Oui, tout à fait. Et on va aussi entendre un extrait de cet album dans ce moment. Génial. e n s u i t e en 1987,、euh, la police、euh, abat un drogué qui s'est échappé de prison assas et assassiné un policier pendant un concert des Grateful Dead,、euh, qui avait lieu, euh, pour euh, célébrer les 20 ans du Summer of Love. C'est assez euh, ironique, Effectivement. euh, paradoxal, tout à fait. Ouais, c'est complètement、euh, fou, en fait,、euh, comme histoire.、Euh, Ça fait partie de, de, de ces, ces, histoires malheureuses, en fait, qui arrivent pendant les concerts. On pourrait en, on pourrait avoir des heures et des heures de discussion là-dessus, parce qu'il y en a tellement, mais celle-là est assez particulière,、ouais. c'est vraiment ironique. Et pour terminer la journée du 23 août, dans les éphémérides, en 1991, nous avons l'ouverture du festival de Reading, où on retrouve, entre autres, cette année, vraiment incroyable, dans, dans, dans, dans le rock alternatif. En fait, on retrouve Iggy Pop, Sonic Youth, Dinosaur Jr., Nirvana, Silverfish, ainsi que Plusieurs autres oui, sur、euh, la chaîne. Ça ressemble quasiment à une un affiche du Lollapalooze. Oui, exactement. Hein? <rire> exactement. <rire> on va aller écouter justement cette pièce dont on parlait il y a un moment, la pièce de War, Why Can't We Be Friends Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai Riot o For Rivière, c'est fou, 89.1 FM. La pièce emblématique de Stevie Nicks avec Fleetwood Mac, Rhiannon, ça parle d'une sorcière, ça, Rhiannon. Et c'était un très, très gros succès tiré du、euh, premier, pas premier album, parce qu'il y en avait quoi, 7, 8 avant ça, de, de fait. Mais、euh, le premier album I w o n t Him, disons, <rire> qui est paru en 1975. Premier album, en tout cas, avec Stevie Nicks et l i n d s e y Buckingham. C'est quand les Fleetwood Mac sont vraiment devenus un groupe américain, je dirais. Alors qu'avant ça, il était plus un groupe de blues. En tout cas, au début, c'était vraiment un groupe de blues. f l e e Oh, oui. Et, vraiment, et, et、euh, ben, personnellement, j'aime mieux、euh, le Fleetwood Mac de la fin des années 60 blues que、euh, ce qu'ils sont devenus, même si c'est très bon. C'est très bon, mais c'est a u l i m i t e de la pop. Hein, Exactement.、Euh, Et juste avant ça, on a entendu War avec Why Can't We Be Friends, étiré de l'album du même nom qui est paru en 1975. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u e en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain l e f e b r e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et c'est ce qui nous amène aux éphémérides du 24 août. Et effectivement, et nous débutons avec un anniversaire le 24 août 1945, naissance de Ken i n s l e y claviériste de Raya, Raya Heat. Oui, claviériste original, parce qu'il est quand même parti depuis oh, quasiment oh, 30 ans. Oui, oui. Au moins oui. 30 ans qu'il est parti. Effectivement. Et c'est dommage parce que c'était、euh, euh, un des leaders et une des têtes pensantes, excellent compositeur.、Euh, lui, il s'est en allé par la suite avec、euh, Blackfoot. Blackfoot,、Pardon. qui était un、Blackfoot, groupe、hein. de. De Southern Rock, très très bon groupe de Southern Rock, mais、euh, ça n'a jamais levé un grand nombre d a r r n t Non. non. Et aujourd'hui, ils continuent à faire de la musique, mais c'est low profile. Et nous continuons、euh, par la suite. En 1968, le Jeff Beck Group lance leur premier album, Throot, sur lequel on retrouve Rod Stewart au chant. Oui. Album extrêmement influent aussi.、Mm -hmm. D'ailleurs, Steve Hill me disait que c'était son album préféré à vie. C'est un album qu'il e genre, il écoute tous les semaines. Ah ouais, oui, à ce point.、Oh euh, oui. Steve Hill est notre Jeff Beck à nous, si、oui. on veut. <rire> il est aussi bon que lui, au moins. Tout à fait. <rire> nous avons également en 1968, la même journée, pour souligner son 21e anniversaire, qui était la veille, en fait, Keith Moon conduit une Lincoln dans la piscine d'un Holiday Inn au Michigan. Oui. On n'est pas sûr, par exemple, que c'est vrai, ça. C'est une,、euh, une de ces grandes légendes urbaines、oui. euh, du rock. On n'est pas sûr, là, mais.、Euh, ça serait très. C'est -ce intéressant comme histoire, et puis, oui, ça, ça convient bien à sa personnalité, mais on n'est pas sûr.、T'sais, moi, j'ai toujours entendu l'histoire que, oui,、euh, il fumait un cigare tout en s'enfonçant tranquillement dans, dans, dans la piscine, mais qu'il a failli se noyer parce que、mm -hmm. euh, la, la voiture prenait quasiment la largeur、euh, de la piscine. Il n a Alors, pas on... moyen d'ouvrir les portes. Non, pour, pas de、euh, la p i s n e Euh... <rire> Alors, <rire> mauvaise idée. Ah,、oh, ce cher k i Mais il n'est pas mort de ça. Non, effectivement. Et on n'est pas sûr que c'est arrivé non plus. <rire> Et pour terminer la journée du 24 août en 1981, Mark David Chapman, le meurtrier de John Lennon, reçoit une sentence de 20 ans de prison、ouais. pour le meurtre. Et、euh, ça, c'était il y a 30 ans, exactement.、Ouais. Et il est encore en prison.、Toujours、il n'est jamais、prison. sorti. ça me surprendrait qu'il sorte un jour. Non,、euh, entre autres pour sa sécurité, mais aussi pour le fait qu'il n'a jamais démontré aucun remords、mm. pour ce qu'il a fait.、Euh, c'est un, un, un cas de maladie mentale, en、ouais. fait, dans son cas. Et、euh, c'est probablement pourquoi il ne sort p s Et d'ailleurs, s'il si, la donnerait à sortir de prison, je ne pense pas qu'il vivrait très longtemps à l'extérieur. Les gens le reconnaîtraient、mm -hmm. et ça irait très mal pour lui. Ce qui nous amène au 25 c o u û t Effectivement, nous débutons en 1949 avec la naissance de Yachim w i t z mieux connu sous le nom de Gene Simmons, <rire> bassiste de Kiss qui célébrait ses 62 ans. Ah, il a, a fait changer de nom. C'est pas mal plus vendeur Gene Simmons. <rire> effectivement. <rire> euh, nous avons en 1951, cette fois-ci, une autre naissance d'une grande icône du rock et du métal, Rob Hartford, chanteur de、euh, Judas Priest, qui lui célébrait ses 60 ans. Oui, Judas Priest, qui sont en train de faire leur tournée d'adieu. Effectivement.、Euh, ils vont à Montréal.、Euh, J'ai acheté mes billets, je ne me rappelle même pas c'est q u e n d Euh, mois de septembre, mois d'octobre? Je pense que c é t t en octobre. De、ouais. ouais. toute façon, je vais en parler、ça. un peu plus loin. Dans, <rire> dans le, les conseils. Le, dans la chronique,、euh... euh, c'est ça. <rire>、euh, nous avons ensuite, en 1955, une autre naissance, la naissance de d i c k l i n McManus, mieux connu sous le nom d'Elvis Costello, qui lui célébrait ses 56 ans. Moi,、ouais, lui aussi, j'aime bien faire de changer de nom. Oui, a r c e c'est pas très vendeur et、mmh. euh, donc euh, chanteur、Chantin. écossais aux États-Unis, surtout, ça n'aurait pas été très, très vendeur, <rire> en fait. <rire> En 1967, nous avons les Beatles qui vont dans la région de Wales pour apprendre les rudiments de la méditation transcendantale avec le Maharishi Mahesh Yogi. C'était leur première rencontre, en fait, avec le Maharishi.、Euh, George Harrison avait cité une de ses conférences、ouais. euh, auparavant et avait incité tout le monde à aller le visiter.、Euh, et c'est par la suite qu'ils ont pris, c'est le premier pas qu'ils ont pris vers l'Inde et vers、ouais. cette longue vie. C'était rendu là-bas en train. Mm -hmm. Et、euh, d'ailleurs, on dit, ben, en fait, c'est Cynthia Lennon qui dit que c'est à ce moment-là qu'elle a su que c'était fini pour elle avec John et、ah oui. sa vie avec les Beatles parce qu'elle est restée,、euh, elle est arrivée en retard. Je ne sais pas pourquoi, elle a、euh, été empêchée de monter dans le train. Je pense que les policiers l'avaient pris e pour une fan un peu débile.、Mm. Euh, et avant qu'elle réussisse à expliquer、euh, qui elle était, eh bien,、euh, le train est parti.、Oh. Et elle a vu、euh, ses amis sa vie passée. De la façon qu'elle raconte ça dans son livre, j'ai vu ma vie partir en train、mm -hmm. comme ça.、Ouais. Elle les a rejoints par la suite, mais elle a dit que c'était quand même assez euh, significatif euh, pour elle.、Mais、elle a connu tellement une, une histoire assez,、euh, assez dommage avec tout ça. L'époque des Beatles, lorsqu'elle était mariée、mm -hmm. avec John, c'était quelque chose d e t r i s t e parce qu'au début, il fallait qu'elle la cache、euh, ouais. parce q u e b、bon, l e、euh, o n v i t m e t r e sur la popularité et tout. C'est ça. Brian et... Epstein trouvait que ça n'aurait pas été bon pour l'image des Beatles. Ouais, exactement. Donc, il fallait la cacher et après ça, bien.、Euh, elle était détestée de toutes les jeunes filles. Exactement. Elle était pire, séquestrée, donc, si on veut, chez elle. Exact. Euh, donc,、euh, c'était une vie、euh, malheureuse. C'est pour、une、ça qu'on、euh, disait un peu plus tôt, c'était、euh, un mariage malheureux. Oui, vraiment, donc, du début à la fin. <rire> En 1970, cette fois-ci, Elton John donne son premier concert aux États-Unis au Troubadour de Los Angeles. Donc, première apparition euh, qui, euh, qui, qui, vraiment, qui a, a dû faire une bonne, une bonne impression, puisque j、euh, Elton John, plutôt, e <rire> t、euh, resté populaire p e n d a n d'ailleurs, tu sais que、euh, deux mois après, il a enregistré、euh, l'album.、Euh, l Album à New York qui est devenu assez.、Euh, J'ai oublié le titre, là, mais c'est la date, tout simplement.、Mm -hmm. c'est date, la Je pense que c'est en n o v e m b r Et e、euh, ça devait ressembler à ça.、Là. Donc,、euh, groupe très réduit batteur,、euh, contrebassiste、mm -hmm. et、euh, piano. Et、euh, c'est très bon.、Oh, oui. euh, C'était bon parce que dans ce temps-là, il,、euh, il faisait un peu chansonnier. D'ailleurs, il était vu comme ça, hein, ouais, comme un folk singer. Euh, un peu comme Cat Stevens, il était vu de cette façon-là. Exact.、Ouais. Euh, C'est ce qui a marqué en fait, le début de la carrière、mm -hmm. d'Elton John.、Euh... Et il y avait une très haute crédibilité artistique auprès des.、Euh Auprès des critiques. Oui, b e n d'ailleurs, John Lennon avait déclaré dans une émission de fin de soirée on y avait demandé qui est-ce que vous croyez qui est le meilleur compositeur de chansons dans le moment. i l avait dit Elton John au début des années 70. Il voyait Elton John comme la relève du milieu du monde. a s o l u m e Nous avons par la suite également la même journée en 1970, Emerson, Lake and Palmer qui donne un premier concert à Plymouth en Angleterre.、Et、ça, ça m'a surpris parce que je croyais vraiment que le premier concert qu'Emerson, Lake and Palmer avaient donné, c'était à l'île de White. au Festival. Oui, mais c'est ça que j'avais entendu. Donc ça doit être, peut -être ça. Peut-être u n e e r r e s t passé quelques jours après. Oui, exactement. Il s'agit peut-être d'une erreur historique, en fait, de la part <rire> des, des fournisseurs d e f h é m é r i d e s En、euh, 1973, The a l m o n d Brothers Band lance Rambling Man et le même jour que la chanson arrive dans les bacs, et le batteur de la formation Butch Trucks se casse une jambe dans un accident de voiture. Oui, c'est dommage, mais au moins、oui. ils en avaient un deuxième batteur. Effectivement. Donc il y avait. Y avait Il y avait façon de, de, de, de, de passer autour. Et nous terminons cette journée d'éphéméride du 25 août en 1994 où Robert Plant et Jimmy Page se réunissent pour un concert Unplug sur les ondes de MTV qu'ils ont intitulé Unle Unleaded. Ouais. ouais. Euh, et ça,、euh, j'ai eu la chance de voir、euh, un spectacle de, cette,、euh, de, la, soit de la tournée qui a suivi、mm -hmm. à Montréal. Et c'est, À part Paul McCartney,、euh, Page p l a n d c'est le meilleur concert que j'ai vu.、Euh. Ça les、euh, a incités à revenir ensemble,、ouais. justement, ce concert-là, et、ouais. à, à travailler encore plus.、Euh. Ouais. Malheureusement, c'était de courte durée, puisque après cette tournée, ils ont fait un, un album studio、mm -hmm. ouais. qui était. C'était pas mauvais, là, mais pff, disons que c'était pas.、Euh, Pas le dip l à n o n Non, c e ça. Il manquait、euh, un peu de John Paul Jones. Oui,、oh, il, euh, il manquait de John Paul Jones, il manquait de, de, de John Bonham.、Euh, C'était、euh, correct, mais、mm. sans plus. Et、euh, ils ont entrepris une tournée par la suite et Robert Plant a décidé de mettre fin à ça après、euh, quelques semaines. Ah là, oui.、Euh, ce qui est dommage. Et puis, ils ne sont jamais revenus ensemble.、Euh, C'est vraiment dommage. Oui.、Euh. Écoute, on va justement en écouter une pièce tirée de ce très bon album Unleaded. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou, 891 FM. Hangman, hangman, h、oh, t a l i t t e while. t n e e m f m Riding many miles So friends, you get some silver You get a little gold What did you bring me, my dear friend? Keep me from the g a l l o w s pole What did you bring me? Keep me from the g a l l o w s pole I couldn't get no gold, you know who you took t h n t for, to keep it from the girls' p o l l Hangman, hangman, hold that i t t l e while, I think i s e e my b r o t h e r come, right in plain sight. w h a t d i d you bring me my brother to keep from the gallows cold. brother, I bought you some silver. I bought you gold. I bought you everything to keep you from the gallows cold. Yes, I bought you to keep you from the gallows Hang cold. Hang why. Riley's b e e you i Bien sûr, avec une pièce très représentative de l'époque dont on parlait i un moment dans les éphémérides, c'est-à-dire lorsque les Beatles sont partis pour étudier son、si、oeuvre avec le m a h a r a s h i au pays de Galles. C'était Baby or Rich Man, c'est tiré de la Bonne Magic or Mystery Tour, qui est paru quelques temps après ce, ce fameux séminaire avec le m a h a r a s h i en décembre 1967.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 Effectivement. 26 20... <rire> <C 'est> sous! <rire>、euh, le 26 août 1940,、euh, nous avons la naissance de Nick Turner, membre d'Arkwind, qui、euh, célèbre、euh, en fait, euh, ses 71 ans cette semaine.、Voilà. Arkwind、ah, existe toujours, mais、oui. je ne suis pas sûr que Nick Turner est encore là. Je crois que non, effectivement. <rire> je pense qu'il a pris sa retraite、euh, du、mm -hmm. groupe.、Euh, oui. Mais, <rire> mais oui, mais、euh, il, a, il a connu quand même une carrière assez longue, je crois, avec Arkwind.、Mm -hmm. euh, il était au centre de ce groupe-là pendant plusieurs, plusieurs années. <rire> Hawkwon qui célébrerait, c'est quoi? C'est au moins 30-40 ans d'existence. Oh oui,、facile. écoute, il était au festival de l'île de White. Ils se sont fait remarquer là parce qu'ils jouaient gratuitement、ouais. à l'extérieur des, des murs du, du festival. Et、euh, si je me rappelle bien, Nick Turner était même peinturé en couleur or et jouait du saxophone. Incroyable, c'est vraiment incroyable. <rire> Nous avons également en 1941 la naissance de Chris Curtis, qui est débatteur pour le groupe d e Searchers. Oui.、Okay. également en 1967,、euh, toujours le 26 août, c'est le Jimi Hendrix Experience qui lance Purple h a z e o Une i u pièce、euh, tout à fait.、Euh, une pièce vraiment extrêmement influente et importante dans l'histoire du r o c k Effectivement. Ça a tout changé, cette pièce-là,、oui, oui. à l'époque. Oui. En 1978, le premier festival de jam du Canada a lieu en Ontario avec les d o b i e Brothers, The Commodores, The Kansas, Dave Mason, and The Atlanta n e Rhythm s e c t i o n Et voilà. l e c a n a d a jam. Je pense que ça avait eu lieu sur une、euh, piste de course. Il me、euh, semble que oui. Un、ouais, ouais. genre de, de, de gros concert.、Ouais. Euh, C'est、okay. quand même、euh, assez. L'éclectisme est assez remarquable、ouais. euh, puisque les Doobie Brothers les Commanders,、euh, Commanders plutôt, et Commodores、euh, et Kansas.、Ouais. Après un rapport ensemble, ça, non?、Hein? vraiment pas. On essayait de faire un mélange des genres. Pas, vois, pas sûr. Que que avec u n affiche de rug que j'aurais b a i s s ça y aller. Mm. Mm. Quand même assez d'accord. Kansas, c'est cool. Commodore, s、mm. <rire> Et puis les Dewey Brothers, à ce moment-là, moi, que je trouve que c'était vraiment pas bon ce qu'ils faisaient en 1978. J'aime les premiers albums.、Là. Les deux, trois premiers ouais, ouais. Sont, sont très bons, mais après ça. C'est devenu cheesy. Oui, oui, oui. C'était très pop. Oui, tout à fait. Puis, Clinton Rhythm Section, à part la, la reprise de Spooky, je trouve qu'ils n'ont rien fait de bon.、Mm. C'est un groupe que je ne connais pas du tout. C'est considéré comme un groupe de Southern Rock, mais moi je te dirais plutôt que ce serait du Southern Pop、mm -hmm. euh, parce que c é t a i t pas, tellement,、euh, pas tellement rock. Mais bon. <coughs> Pardon. Et、euh, nous avons aussi en 1980 Tom Peterson qui quitte、euh, Cheap Trick. Oui, en pleine gloire.、Euh, bizarre. Il était remplacé par.、Euh, J'ai oublié son nom. Euh, lorsque je les ai vus au, au forum à l'époque,、euh, c'était justement en 1980, il y avait un autre bassiste et on ne l'avait pas annoncé. Ce qui était vraiment étrange.、Ah, ouais. Alors, comme moi, j'étais genre à la 12e rangée,、euh, j'avais l'impression que c'était Tom Patterson,、mm -hmm. euh, mais.、Euh, euh, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. C'était pas lui. Et on n'a pas annoncé c'était qui. Je trouvais ça un peu cheat, mais a p s o u a i s c'est p a ordinaire. Ouais. Un musicien parmi tant d'autres.、Ouais. En 1990, cette fois-ci, Stevie Ray Vong et, et, et Double Trouble、ouais. donnent un concert dans l'état du Wisconsin. Le groupe est accompagné d'Eric Clapton, Jimmy Vong, le frère de Stevie Ray, ainsi、mm -hmm. que Buddy Guy et Robert Crick. Il s'agit malheureusement du dernier concert de Stevie Ray Vong et on reviendra là-dessus en fait dans、ouais. quelques instants.、Mm -hmm. En 2003, cette fois-ci, le Rolling Stone Magazine nomme Jimi Hendrix, le plus grand guitariste de l'histoire du rock. Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Chuck Berry, Stevie Ray Vaughan et Ry c o o d e r sont dans le top 10. Mais pas des divanés, là. Non, c'est ce qui est particulier. Ouais, il devait arriver peut-être numéro 11 ou 12. C'est ce qui arrive. Bien souvent, et, et C'est、euh... bizarre parce que là, je me, je me disais que c'était probablement des guitaristes vivants, mais Steve Irvine était non, décédé à ce moment-là.、Euh, donc, c'est bizarre. j i m m Hendrix n'est pas là. Oui, j i m m Hendrix est、euh, nommé le plus grand. C'est、ah, le、okay, numéro 1.、Okay, ah, ok, je m'excuse.、Ouais, ouais. Mais、euh, ça arrive souvent ça dans des compilations de guitaristes. Il、euh, y avait le magazine Guitar World aussi qui, qui, qui se spécialise dans tout ce qui est guitare électrique、ouais. qui avait fait un top, un top 100, je crois, une, quelques années. Et, e d d i e v a n Aven, je pense que c'était numéro 15.、Euh, et tu sais, on retrouvait oui, Nigel,、oui, oui. Nigel Tonfeld de Spinal Tap, qui était genre numéro 23. C'est vraiment, c é t a i t un peu n'importe quoi. Richie Blackmore, pas là non plus.、Euh, non, il est pas dans le top 10. Lui aussi peut-être arrivait dans les, les 10 à 20 premiers, j'imagine.、Okay. Euh, des fois, c'est assez compliqué de faire un top 100, mais il、euh, y a des choix qui sont,、euh, qui sont particuliers, franchement, avec ces a f f a i r e s Donc,、euh, c'est très, très discutable. <rire> c'est une moine y qu'on puisse dire. <rire> oui. Euh, nous avons par la suite en 2005 John Duff Lowe et Colin a n t o n a t t e qui dévoilent une plaque、oui. en fait, sur le site où les Quarrymen ont réalisé leur premier enregistrement, c'est-à-dire les pièces Dalby Today,、euh, qui était une pièce de Buddy Holly,、oui. une reprise, donc, et la pièce In Spite of All Danger, composée par Paul McCartney、oui. et George Harrison, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur l'anthologie、oui, euh, 1.、Oui. Euh, on retrouve、oui. les deux、Exactement. pièces.、Euh, Qui sont quand même dans un état quand même assez bien, on peut les écouter、euh, oh、assez、ouais. facilement. Et, ça, ça, sonne, ça sonne loin. Là, ouais, mais... oui, oui, effectivement, c'était <rire> enregistré sur de la c i r e donc en plus, il、ouais. fallait faire très, très attention. l a r e s t a u r a t i o n t r è s bien été pour、mm -hmm. de cette pièce-là. Nous avons par la suite, en 2005,、euh, malheureusement, le décès de Denis Damour, mieux connu sous le nom de Piggy, guitariste du groupe légendaire Voivod.、Ouais. Oui, l était décédé de q u e l q u c o s e Oui, tout à fait. Inspiré、euh, plusieurs. t a i t très jeune,、euh, genre 45 ans. Oui, effectivement.、Euh, ouais. Donc c'est vraiment, vraiment dommage.、Euh, et il a été. En fait,、euh, Voivod avait cessé ses activités suite à son d é c è Pendant un moment, et par la suite, ils ont recommencé à donner、euh, des spectacles avec、euh, la, ben, la formation originale avec、mmh. Blackie et Snake. Et avec le guitariste trifluvien、euh, Dan m o n g r a i n Oui, effectivement. Non, et d'ailleurs, j'ai vu Dan, il y a deux semaines, il disait que Voivod, en ce moment, donne beaucoup de concerts. Ben, beaucoup.、Euh, quand même pas mal.、Euh, une cinquantaine par année, c'est quand même pas mal pour un groupe、euh, m é t a l、euh, je dirais, extrême.、Mm -hmm. euh, et euh, ils ont commencé à, à composer. Ah oui, à é c On peut s'attendre à un, un nouvel album. On、fait. va le souhaiter. Oui, on, on l'espère. Nous passons cette fois-ci à la journée du 27 août, dans sa semaine des éphémérides. Et, et en 1949, nous avons la naissance de Simon Kirk, batteur de Bad Company,、euh, qui célèbre ses 62 ans cette、ouais. semaine. Et qui faisait partie、euh, auparavant de Free. Parce que Bad Company, c'est un super groupe, si on veut. a v e c d'anciens membres de Free, King Crimson et Mott de Hoople. Effectivement, oui. Qui a été formé d'ailleurs. On en avait parlé dans les éphémérides il n'y a pas si longtemps que ça. De la formation de Bad Company, en fait. Nous euh, passons euh, cette fois-ci en 1953. Nous avons la naissance de、euh, Alex Lifeson,、euh, qui, qui est encore guitariste de、oui, Rush, euh, donc euh, qui euh, célèbre ses,、euh, ses 58, 58 ans. ans. Voilà, voilà, cette semaine. Nous avons aussi, en 1956, la naissance de Glenn Matlock, bassiste des Sex Pistols, qui a eu célébré a ses、VAC、55 ans cette semaine. Bassiste、mm -hmm. original, qui a été tassé, puis qui est revenu avec le groupe、oui. dernièrement. Ben, il a fait plein de choses aussi, gros. Oui,、Matlock. oui, il y a eu des groupes,、euh, oui. plusieurs groupes de musique. D'ailleurs, c a m e r a d e B, Skypunk, l'interview, il n'y a pas si longtemps, parce qu'il a sorti un album, Glenn Matlock, l'an dernier, je crois. Euh, donc, t toujours très, très actif、euh, et il a été réintégré au Sex Pistols euh, depuis, euh, bien sûr, puisqu'il avait été remplacé par Sid Vicious et、euh, il est revenu au sein du groupe.、Euh, D'ailleurs, ils ont fait une tournée, je crois, en 2009,、euh, quelque chose du genre,、euh, avec Glenn Matlock. Oui. Ben、déjà dans les années、euh, 90, 94, oui, 95, avec,、euh, il avait fait une tournée. Effectivement, oui, c'est vrai. Ils reviennent une fois de temps en temps pour,、euh, comme on dit, et personne ne s'en cache pour faire une passe de cash, justement. Oui, parce qu'ils n'en、euh, ont pas fait d a n s temps. le Non, c'est ça. Donc, on peut leur,、euh, on peut leur pardonner ça. Nous avons aussi en 1965,、euh, pendant la tournée nord-américaine、euh, des Beatles, il passe la soirée du 27 août avec Elvis et son entourage. Oui, et les Beatles étaient vraiment très impressionnés, très contents、mm -hmm. d'aller rencontrer comme ça leur idol. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Elvis les détestait profondément. Ils étaient très jaloux d'eux. Oui. Et、euh, c'est une soirée assez moche, semble-t-il. Oui, bien, à ce qui paraît, il y a eu un genre de petit, une petite fête qui a été organisée et、euh, ils n'ont pas pu voir Elvis très, très, très longtemps. Mm -hmm. Quand ils sont arrivés, ils jouaient de la basse sur son, s u r son divan, regardant、ouais. la t v i l s é t a i t Ils étaient complètement deux、ouais, autres. Ouais, ouais. Et、euh, ils ont passé la soirée avec l'entourage. Je disais que l'entourage d'Elvis était plaisant, les gens、mm -hmm. de Memphis et tout ça. C'était disons... une espèce de s t a n d publicitaire organisé par、euh, le colonel、mm -hmm. euh, parce que, bon, les, Elvis était de moins en moins populaire. Il, il a voulu se, se servir un peu de cet événement-là pour redorer le blason、euh, d'Elvis, mais ça n'a pas marché. Effectivement, effectivement. Et、euh, d'ailleurs,、euh, j'écoutais l'anthologie il n'y a pas si longtemps, les m e e t i n s il parle n t de cette rencontre avec Elvis. Et,、euh, on sait que puisque John Lennon n'était pas présent、euh, pour l'anthologie, On prend surtout sur des bouts d'entrevue.、Oui. Il avait dit、euh, Lennon avoir jammer avec Elvis Presley avant de s'en aller. Et les trois autres répondaient tous un après l'autre. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu jammer.、Euh, mm. C'est Ringo qui disait s'il a jammer, en tout cas, moi, je ne t'ai pas au même p a r t y parce que c é t a i t vraiment pas dans cet état-là qu'on、mm. était quand on est parti. <rire> Donc,、euh, des histoires quand même assez intéressantes, mais、euh, une grosse déception o u r les Beatles. Ça, ça s'est mieux passé la rencontre entre、euh, Led Zeppelin et Elvis、euh, Ah, ouais? Oui, oui. Ah, ça, je l'ignorais. Je pensais,、oui. euh, pensais pas q u e l v i s serait du genre à apprécier le z e p l i n Ah, ben oui,、dépendants. écoute, c'est que le Zeppelin était rendu le groupe le plus populaire au, au début des années 70.、Mm -hmm. Alors, le connaît, il est la même chose. Ah, ouais?、Euh, mais ça s'est mieux passé. Ah, ben attends, il y a une chance pour, une chance <rire> pour eux. Donc,、euh, ils, ils auront probablement i l s v o n s s o u v e n i r à partager jusqu'à la fin de leur jour. Euh, nous avons également, e、euh, n cette journée euh, du, euh, bien sûr, du 27 août, oui, euh, donc, en 1967, le décès de Brian Epstein, manager des Beatles. Il est décédé, malheureusement, d'une overdose de médicaments. Oui, on dit que c'est un suicide. Oui,、euh, oui, probablement ouais. un suicide,、euh, mais les raisons de sa mort sont toujours restées n é b u l o s e s parce que Brian Epstein était quelqu'un qui avait une vie extrêmement privée. Il tenait vraiment, bah, en fait, il avait,、euh, il était homosexuel. Oui. À une époque où c'était e n c o r e Ouais. Donc, euh, il est illégal en Angleterre. Donc, il avait une vie très, très secrète.、Euh, et c'est justement le fait. On, on se demande donc comment est-il mort et pourquoi、ouais. euh, il s'est suicidé.、Euh, c'est des choses qui, encore aujourd'hui, ne sont pas nécessairement、euh, toutes éclaircies. Oui. Ce qui est clair, c'est qu'il était en dépression、ouais. à ce moment-là.、Ouais, ouais, ouais. Et、euh, on le rappelle, les Beatles, à ce moment-là, étaient en, en séminaire ouais, avec、euh, le m a h a r a c h i Donc,、euh, les journalistes se sont précipités pour.、Euh, Pour avoir les réactions des Beatles à cette annonce. Et on voit qu'ils ont vraiment、euh, attrapé comme ça. Il y a des films qui existent où on voit tu sais, qu'ils sont consternés complètement. Ah、oh, oui, ils étaient sous le choc. et C'était incroyable d'ailleurs. C'est des choses qu'on peut voir dans l'anthologie des Beatles, encore、mm -hmm. une fois. Euh, donc, euh, ça, ça vaut vraiment la peine en fait, de voir ces vidéos. Oui. En 1990, on fait un gros bond dans le temps, n'est-ce、oui. pas, de,、oui. <rire> de 23 ans. Il、ah, y a des jours, des fois, où、euh, il ne s'est pas passé grand-chose pendant plusieurs <rire> années. <rire>、euh, en 1990, oui, Stevie Ray Vong, en fait, décède alors que l'hélicoptère dans lequel il voyageait du Wisconsin vers Chicago s'écrase,、mm. euh, malheureusement. Euh, et c'était un, un convoi, en fait, d'hélicoptères qui、euh, devaient emmener tous les musiciens qui avaient participé au concert de la veille vers Chicago. Et Eric Clapton a、euh, Passé en fait, à deux cheveux, vraiment e m b a r q u é avec Stevie Ray v a n g dans、mm. cet hélicoptère-là. Il a été re retenu à la dernière minute. En fait, il a dit Je prendrai le prochain. Euh, et euh, donc, lorsqu'ils sont arrivés、euh, à Chicago, ils se sont rendus compte que l'hélicoptère n'était pas là. Euh, et euh, ils ont été appelés donc, par la suite pour identifier、euh, le c o r s de Stevie Ray v a n g h a n qui avait été trouvé、mm. près du, du site du crash. Réellement très cool. Son, son frère aussi,、euh, Jimmy Vong, s'en、euh, est tiré. Oui, parce que... oui, parce que lui aussi aurait pu en fait, se retrouver dans、oui, l'hélicoptère、euh, avec, avec euh, son frère. Je l'ai vu en spectacle il y a quelques années, Jimmy Vang, c'était vraiment bon. Oui, mais c'est un, un très bon guitariste.、Oh, excellent guitariste. Il, il est moins flamboyant que Ray Vang, mais c'est un très bon technicien.、Oui. Et、mm. euh, je crois même d'ailleurs, c'était le grand frère. Ray oui,、Vang. bien, et... c'est un peu lui qui lui a montré à jouer de la guitare. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Donc, ç a vaut le Détour, c'est un très, très bon musicien. Et à découvrir, si vous ne le connaissez pas, c'est un très bon guitariste. Oui. Nous avons par la suite, en 1991, Pearl Jams qui lance Ten, leur tout premier album.、Mm. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu、euh, le vidéoclip de Jeremy à un endroit où、euh, je ne serais jamais attendu de voir un vidéoclip, c'est-à-dire Musique Plus. Ah oui, il i ne joue <rire> pratiquement plus d e vidéoclip et ils ont décidé de, de passer、euh, Jeremy.、Wow. Avec le retour de Claude Rajotte, peut-être qu'ils vont revenir un peu plus dans l e s musique que、on、dans peut, les.、Euh... On peut toujours espérer, oui. Mais... <rire> Disons que. En tout cas. <rire> En 1992, aux enchères, les paroles de la chanson A Day in a Life, écrite de la main de John Lennon et Paul McCartney, est vendue pour 87 000 Je trouve que c'est peu cher payé pour une、euh, parole. n c'est p a r o l e Excusez-moi, une bargain. <rire> oui,、ouais, vraiment, parce que c'est une des, des, des très grandes pièces des Beatles, une de mes pièces préférées, et、ouais. une pièce préférée par plusieurs. Des fois,、personnes. on voit des trucs、euh, un peu plus,、euh, je dirais, ordinaires. Oui, ils ont été ont... vendus beaucoup plus cher.、Ouais, c'est ça.、Ouais, c'est vraiment particulier,、oui, mais bon,、euh, peut-être que si.、Euh, C'était、euh, une bonne pièce, affaire、euh, pour l'acheteur. Oui, exactement. Si la pièce retourne sur le marché, i l vaudra probablement pas mal plus, plus cher maintenant. Nous avons également en 1996 Pearl Jam qui lance encore un autre album, l'album No Code, leur troisième. n C'était le quatrième. Quatrième, ah oui. oui. Donc, oui.、Euh, voilà, une autre erreur dans les informations. Mais bref,、euh, album qui est lancé cinq ans après le. Ben oui, ils sont, temps. sont assez. Ils、euh, sont c o n s t a n t Ils sont réguliers. Oui,、ouais, ouais. effectivement. <rire> Nous passons、euh, euh, à la dernière journée d'éphémérie de, de cette semaine, c'est-à-dire le 28 août en 1942. Nous avons la naissance de Sterling Morrison, guitariste du Velvet Underground,、euh, qui malheureusement lui est décédé、euh, dans les années 2000. Nous passons cette fois-ci à 1948, la naissance de Danny Seraphine, Seraphine Seraphine, je crois a u c u n e idée.、Euh, qui a été batteur de Chicago, en fait. Lui célèbre ses 63 ans. En 1963, Peter Paul and Mary chantent Blowing in the Wind avant un discours de Martin Luther, Martin Luther King, oui,、euh, donc, dans une marche des droits civils à Washington, D.C.、Uh, Bob Dylan était également présent pour euh, encourager euh, Martin Luther King. Il avait joué,、euh, je crois, c'était plutôt,、euh, donc, alors que Peter Paul and Mary avaient chanté Blowing in the Wind, Bob Dylan était,、euh, c'était The Time They Are Changing, je crois qu'il avait、ah. chanté. Euh, Événements euh, historiques. Euh, oui, oui, oui. Et on peut voir c est, c est, c est des vidéos de ça, je crois. Oui, p o r t e où. Avec euh, euh, le discours de Martin qui d i i t I had a dream.、Mm -hmm, oui,、ouais, mm -hmm. euh, qui était vraiment quelque chose de, de, de, de très poignant, un très,、oui. très, très beau discours. Un、oui, oui, oui, des grands moments de l'histoire des,、euh, des États-Unis. Exactement.、Mm -hmm. Exactement. En 1964, Bob Dylan encore rencontre les Beatles et invite le Fab Four à essayer la marijuana. <rire> ben, ça, ça, ça, a changé,、euh, ça a changé complètement、euh, les Beatles.、Euh, leur musique、euh, oh, qui、ouais. est devenue beaucoup plus éclatée, beaucoup plus intéressante aussi. Ouais, Donc, ça a eu du bon. Ça a eu ouais, vraiment a eu du bon très, pour, très, très dans, bon, dans、ouais. le cas des Beatles et Bob Dylan aussi. Oui, Bob Dylan plus... qui, en rencontrant les Beatles, s intéressé un peu plus au rock électrique. Ça, ça a eu du bon pour les、ça. deux parce、ouais. que Bob Dylan a rendu les Beatles intelligents et les Beatles. Ont,、euh, je dirais, ont fait éclater、euh, Bob Dylan en tant que rocker. Oui, exactement.、Mm. C'était une rencontre qui était、euh, vraiment nécessaire pour、oui. les deux, pour tra leur trajectoire individuelle.、Mm. En 1965, les Rolling Stones annoncent qu'ils ont engagé Alan Klein pour partager、euh, les tâches de manager du groupe avec Andrew Lug Oldham. Donc,、euh, probablement une des moins bonnes décisions、euh, d'affaires que les Rolling Stones ont faites. <rire> Euh, pendant leur carrière, bien sûr. o u a n n e Klein qui a, qui a, qui a détruit,、euh, bien sûr, les Beatles, mais qui a endommagé sérieusement aussi、oui. son s o i r e b e n endommagé sérieusement, oui. Puis, écoute, même aujourd'hui,、euh, les droits de ces albums-là, de tous les albums qui é t e n t enregistrés avant Sticky Fingers,、mm -hmm. appartiennent à la appartiennent. famille Klein ouais, et non、incroyable. pas aux Stones. C'est vraiment incroyable、euh, qu'il qu ait fait ça. <coughs> Et il a continué, entre autres, à, à énerver les gens avec ça. Entre autres, le groupe d e Verve, qui avait utilisé une partie d'une pièce de Rolling Stone pour,、euh, pour une de leurs、oui. chansons.、Euh, y, donc, Alan Klein les a poursuivis et finalement, il y a eu les droits. Et lorsque d e <rire> Verve ont été nominés aux Grammys, c'était Keith Richards et Mick Jagger qui étaient en nomination. C'est vraiment <rire> incroyable.、Euh, Alan Klein, qui est un des personnages les plus détestables、ah, ouais, de c e r Absolument. En 1966, Donovan est au numéro 1 du palmarès avec la pièce Sunshine Superman. Ouais, une pièce fantastique. <rire> oui, vraiment. Une bonne pièce de Donovan. C'est Jimmy Page qui fait la partition de guitare、ah ouais. sur Sunshine Superman. Ah, c'est quelque、ouais. chose que j e n i r a i s、ouais, totalement. Ouais. Ben, tu sais, Jimmy Page était le, était le guitariste de session numéro 1、oh. en, en Angleterre. Alors, il、euh, travaillait sur plein de trucs comme ça. Et、euh, c'est peut-être la partition de guitare, justement, qui rend cette pièce、euh, d'autant plus intéressante. Ah, donc, je, je, je la réécouterai avec u n oreille différente.、Ah, c'est bon, c'est、mmh. bon. En 1967, nous avons The Grateful Dead et Big Brother and the Holding Company qui donnent un concert aux funérailles d'un Hells Angels qui a malheureusement été écrasé par une voiture. Oui. Ben, en, en fait, à cette époque-là, les Grateful Dead et les,、euh, les Hells Angels étaient assez proches. Ouais, oui, effectivement. À、euh, San Francisco. D'ailleurs, les... sur le premier album.、Euh, De, pas le premier, le deuxième album de Big Brother, il、euh, y a le logo des Hells Angels. Effectivement, c'est vrai. La oui. Oui, oui, je me rappelle d'avoir vu ça, effectivement. Mais c'était à l'époque où、euh, les Hells Angels n'étaient pas,、euh, pas connus comme étant un groupe criminel. En fait, ils ne commettaient pas des gros crimes. Ils se tenaient beaucoup avec les hippies parce qu'il、bon, y avait une genre de. s i une similarité entre les deux、euh, qui é t t difficile à voir aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même assez évident et,、euh, on sait que bon, les, les, les, les, les Hells Angels étaient aussi les, les, les gardes du corps, si on veut, des Grateful Dead pendant les concerts parce qu'ils les avaient engagés pour faire la sécurité. Il y avait une relation quand même assez proche avec,、euh, avec les groupes.、Mm -hmm. En 1969,、euh, la journée t o u j o u r s du 28 août, et、eh、bien Linda McCartney donne naissance à Mary McCartney,、euh, qui allait suivre les traces de sa mère et devenir photographe. Oui. Et on peut voir Mary McCartney sur le premier album solo de, de Paul. C'est c e l l e C'est le qui bébé est, qui est dans,、euh, le, dans son manteau. Oui, les、ouais. photos que je vais reproduire lorsque j'aurai des enfants, c'est sûr <rire> et certain que je vais essayer ça. <rire> Et pour terminer,、euh, cette semaine d'éphéméride, nous, nous, p r o c h a i n e m e n s en 1997, alors que Genesis présente son nouvel album, Calling All Stations, sur le site d'Atlantic Records. Oui. Et, h、euh, heureusement, c'était leur dernier. Oui. Je me rappelle même pas l'avoir écouté au complet, mais c'était、ah, m a u v a i s Ça ne m'étonnerait même、ouais. pas, parce que Phil Collins, en fait, n'est même pas présent. Il、non. avait été remplacé,、euh, puisqu'il avait quitté Genesis pour sa guerre solo.、Ouais. Euh, et ça a été, justement, le dernier album, un, un gros échec, je crois, commercial.、Ah, pitoyable. <rire> eh bien, merci beaucoup, Simon, encore une fois. Simon euh, participe, euh, anime deux émissions、euh, cet été. Un genre de bleu, ça, c'est les jeudis à 21h, reprise les mercredis. À 13h、mm -hmm. et album classique juste avant Rac Classique, ni vendredi à 10h en reprise les mardis à midi. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain l a f e r e émission entièrement consacrée a i u rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente une émission vraiment spéciale puisqu'il s'agit d'une émission entièrement consacrée à l'année 1981, à ce qui s'est fait de meilleur dans le rock en 1981. On le sait, les années 80, c'est loin d'avoir été des années brillantes dans le rock comparativement aux deux décennies précédentes. Le rock、euh, s'était adouci comme ça à la fin des années 70 au point de devenir de la pop synthétique, de la new wave et autres genres connexes aseptisés, conçus spécifiquement pour plaire à des gens qui n'ont pas d'affinité à la base pour le rock,、euh, les preppies entre autres et les gens pseudo-branchés et un peu i n t e l l o de l'époque. On peut dire qu'avec le recul, que le début des années 80, ça a été、euh, des années de la pop surtout. Mais à travers、euh, le flot incroyable de mauvaise musique au niveau underground en Angleterre, on retrouvait un mouvement de renouveau que les、euh, pseudo-spécialistes de la presse n'avaient pas vu venir, un r a z d e m a r é e、euh, m é t a l qui a submergé、euh, le pays au début de la décennie, qui a eu une influence majeure sur tout le reste des années 80, c'est-à-dire la nouvelle vague de m é t a l britannique, la New Wave of British Heavy Metal. qu'a i amené、euh, des groupes comme、euh, Motorhead, Judas Priest, Def Leppard et Iron Maiden à l'avant-scène. On va entendre quelques-uns de ces gros noms dans le prochain bloc, mais tout de suite, on débute avec la pièce-titre d'un film qui a connu beaucoup, beaucoup de succès en 1981 et dont、euh, la trame sonore a fait beaucoup de bruit. Heavy m e t avec l a Sammy Hager、vous êtes à l'antenne de la Radiocampus, la station des m m メダ e s la seule à faire tourner du Drey Rock à Trois-Rivières, c'est fou! Cool.、Well.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 Ça continue comme ça pendant 54 fois, il me semble. Euh, ce qu'on vient d'entendre, c'est No, No, No, la pièce qui clôture le deuxième album de Def Leppard, High and Dry, paru le 11 juillet 1981. Juste avant ça, on a entendu Girls' c h o o l et Motorhead ensemble avec leur reprise d'une pièce de Johnny Kid and the Pirates, Please Don't Touch, qu'on retrouvait sur leur maxi, Saint v a l e n t i n e Day Massacre, qui est paru en février 1981 et qui avait eu pas mal de succès en Angleterre. Juste avant ça, on a entendu Judas Priest avec Heading Out to the Highway, classique qui ouvre l'album Point of Entry, qui est paru aussi en 1981, pas mal moins bon que son prédécesseur, Point of Entry, et que son successeur, Screaming for Vengeance, c'est un album moyen, Point of Entry, mais cette pièce, Heading Out to the Highway, vraiment un classique, tout comme Desert Plains, qu'on retrouve aussi sur le disque. Et au début du bloc, on a entendu Sammy Hager avec la pièce-titre du film Heavy Metal, qui est paru le 7 août 1981.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 On l'a vu dans le précédent bloc, il y avait beaucoup de nouveaux venus sur la scène. r o c k à l'époque, Def Leppard, c'était des ados qui débutaient.、Uh, g i r l School, c'était des jeunes femmes à peine dans la vingtaine. Et、uh, Judas Priest voyait enfin récompenser comme ça le fruit des efforts qu'ils avaient dispensés depuis des années. Mais il y avait、uh, encore beaucoup de vétérans, plusieurs vétérans qui Qui continuaient comme ça à faire carrière à ce moment-là avec beaucoup de succès. D'abord, les Rolling Stones qui ont sorti un de leurs meilleurs albums cette année-là, Tattoo You,、euh, en plus de faire une de leurs tournées de s p e c t a c l e les plus triomphales aux États-Unis. Liu e s aussi était e n très actif. s Les Kings étaient là aussi. George Harrison, lui, est allé d'un hommage à son ami John, disparu quelques mois auparavant avec la chanson All Those Years Ago.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 Truth when you say all you need is love. l i v i n g with good and bad, I always look e d up to you. Now, w e r e left cold i n s i d e by someone. え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 On entendre la pièce Another Tricky Day qui、euh, clôture leur disque Face Dances,、euh, leur album de retour à l'époque et、euh, le premier、euh, qu'ils ont enregistré sans le batteur Keith Moon qui était décédé trois ans plus tôt. Album franchement médiocre qui ne mérite définitivement pas de figurer parmi les grandes réalisations des Who. Another Tricky Day, c'est de loin une des meilleures chansons de l'album sur lequel on retrouvait aussi la pièce You Better You Bet qui a eu pas mal de succès sur les ondes des stations de radio rock en 1981. Les Who étaient très actifs cette année-là. Ils ont fait une tournée de s p e c t a c l e et ils ont aussi sorti une des premières parmi une série interminable de compilations des Who. o l g n s album double paru en septembre 1981. Les ou qui sont probablement les champions, si on peut dire, en frais de, de compilation de grands succès, ils en ont des dizaines. Juste avant les You, on a entendu les Kings avec Destroyer, une relecture de leur classique All Day and All of the Night. C'est tiré de leur disque Give the People What They Want paru en août 1981. Les Kings qui donnaient dans le Arena Rock dans ce temps-là. C'était précédé les Rolling Stones avec la pièce Hang Fire du disque Tattoo You qui était très bon, qui est vraiment peut-être le dernier des grands albums qu'ils ont enregistrés. Au début du blog, on a entendu George Harrison avec son hommage à son ami John Lennon, décédé six mois auparavant, all those years ago, tiré du disque Somewhere in England. Un album pas tellement bon, mais George a été le premier à rendre hommage à John. Paul a suivi un an après avec la chanson Here Today du disque Tug of War. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u e en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale consacrée entièrement à l'année 1981 dans le rock. On va entendre uniquement des albums qui sont sortis cette année-là. On va poursuivre avec d'autres vétérans. Dans un moment, on va entendre Rainbow et Whitesnake, mais tout de suite.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 Snake avec Hot Stuff,、euh, morceau tiré du disque Come and Get It, paru le 11 avril 1981. Juste avant ça, on a entend u Rainbow avec Spotlight Kid, qui nous vient du disque Difficult to Cure, sorti en janvier 1981. Et au début du bloc, on a entend du Blue Oyster Cult avec Burning for You. Ça nous vient du disque Fires of Unknown Origin, qui est sorti en juin 1981, aussi évidemment.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 En 81, le rock canadien avait le vent dans les voiles et plusieurs groupes remportaient énormément de succès. On pense à Rush qui était au sommet de leur carrière avec Moving Pictures, à April Wine qui venait de sortir The Nature of the Beast qui tournait partout, mais aussi à des groupes commerciaux comme Chilliwack, Triumph et Loverboy qui étaient très populaires. On va en écouter trois exemples parmi les meilleurs en commençant par Rush. YYZ, vous êtes à l'antenne de C'est Fou!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 So. April Wine avec leur reprise très réussie, The Sign of the Gypsy Queen de Lawrence Hodd. La version de April Wine est de très loin supérieure, à mon avis, à l'original. L'original qui est sorti en 45 tours en 1973. Cette version d April Wine, on la retrouve sur leur album The Nature of the Beast, qui est paru en janvier 1981. Juste avant ça, on a entendu Chilliwack avec So You Wanna Be a Star du disque du même nom, paru en août 1981. Et au début du bloc, on a écouté Rush avec la célèbre instrumentale YYZ, qu'on retrouve sur le disque Moving Pictures, qui est paru en février 1981 et qui est sans, sans aucun doute le sommet de la carrière de ce fantastique trio Torontois. Qui était à ce moment-là un des groupes de rock les plus prisés au monde. Plus tard dans l'année, Rush ont sorti le double album en concert Exit Stage Left en octobre, album qui a remporté lui aussi beaucoup de succès. Comme je l'ai mentionné auparavant, le rock canadien avait le vent dans les voiles comme ça en 1981 et plusieurs groupes avaient beaucoup de succès. L'album Get Lucky de Lover Boy, entre autres, qui est sorti en octobre 81, a eu beaucoup de Beaucoup, c'est vendu beaucoup,、euh, mais ça, on se demandait pourquoi, parce que c'est, vraiment mauvais. Et parlant de mauvais, c'est aussi en 1981 que le disque Reactor de Neil Young and Crazy Horse est paru, un album médiocre sur lequel Neil s'est donné comme ça à la New Wave trois ans en retard. Disque définitivement à oublier, paru le 2 novembre 81.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 À Mon grand étonnement connaît un regain de popularité en ce moment même, surtout en Europe.、Euh, les gros noms du genre, c'était Foreigner, qui ont sorti un de leurs disques les plus populaires、euh, en 1981, Four, qui est paru en juin, qui contenait des succès r a d i o comme Urgent, Jukebox Hero et la b a l a d e Waiting for a Girl Like You. Journey aussi,、euh, qui ont sorti,、euh, leur disque le plus populaire, Escape, le 31 juillet、euh, 81, qui contenait,、euh, le, s méga succès Don't Stop Believing, Stone in Love, Open Arms et、euh, Who's Crying Now. Mais ils ont aussi sorti un très bon disque en concert. Au début de l'année, intitulé Captured et qui a été enregistré en partie à Montréal et dont on va entendre deux extraits dans le prochain bloc. Billy Squire a eu énormément de succès aussi en 81, mais le plus gros groupe, le groupe dominant dans le genre, c'est sans aucun doute Styx qui vendait des milliers, des millions d'albums et chacun de leurs disques se retrouvait au numéro un du Billboard. Ça a été le cas du、euh, disque concept、euh, Paradise Theater, un album sur la splendeur,、euh, gloire, la gloire et le déclin d'une salle de spectacle de Chicago, dont on a extrait le morceau suivant. Snowblind, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!、Mm. Me, scares me so. Thought that I could call your bluff, but now the lines are clear enough. Life's not pretty, even though I try so hard to make it so. s u c h c o l d distress. How did I ever?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 Let me quit it. 89.1. On a e t e n d r un petit bloc AOR. On vient d'entendre Journey avec deux extraits en concert enregistrés au Forum de Montréal, paru en février 1981 sur l'album Captured. C'était Just the Same Way et Where Were You. Très bon disque en spectacle, Captured, pour les amateurs de AOR. Juste avant, on a entendu Billy Squire avec la pièce qui l'a rendu célèbre, The Stroke, tirée du disque d o n t s a y No, paru le 13 avril 1981. Billy Squire qui était Une espèce d'émule de Robert Plant, mais avec des tendances nettement plus commerciales. Et au début du b l o c on a écouté ce qui était assurément le groupe de AOR américain le plus populaire du début des années 80, s t i c avec la pièce No Blind du disque Paradise Theater, qui est s o r t i en janvier 81, un album concept qui racontait comme ça les années de splendeur et le déclin d'une salle de spectacle luxueuse de Chicago. Le AOR, Adult. Oriented Rock, c'était un des genres dominants dans le rock du début des années 80. Il y a un paquet d'artistes de ce type, de ce style, qui、euh, vendaient des tonnes d'albums à cette époque-là les Styx, Foreigner, Journey, a r e o Speedwagon, Boston, Meatloaf. Et même ici au Canada, on avait plusieurs groupes du genre comme Lover Boy, Street Heart et même Brian Adams qui faisait ses débuts dans ces années-là. Il a sorti son deuxième album en juillet 81, You Want It, You Got It. Mais ça, dans le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 Dans une dizaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, un groupe anglais du nom de Praying Mantis et plus particulièrement leur premier album Time Tells No Lies de 1981. Mais tout de suite, on poursuit avec un autre bloc de rock très accessible tout de suite après cette petite pause publicitaire. Hey Marie-Pierre, on a reçu une lettre! Oh, ça vient de ces fous!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 Juste comme ça. Est-ce que c'est moi qui pense trop ou le concept de croisière tient pas du tout? Personne <rire> va se rendre compte de ça, voyons. r a s l e un p e i t p o u toi j é r é m y Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? OK, OK. Comme parents,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 Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, v o i r c l a i r c a Vous êtes assez f o u pour l'écouter. Change it in the Black Hearts avec leur excellente reprise de Crimson and Clover de Tommy Chandel. C'est tiré de leur disque I Love Rock and Roll qui a connu un énorme succès. À sa sortie en novembre 1981. John Jett qui a fait ses débuts comme ça avec les Runaways, le premier groupe de filles vraiment rock à la fin des années 70. Mais c'est、euh, avec sa carrière solo qu'elle a eu le plus de succès. Carrière qui dure depuis une trentaine d'années. Juste avant, on a entendu Tom Petty and the Heartbreakers avec The Waiting, la pièce qui ouvre son disque Hard Promises、euh, paru en mai 81. après une bataille de plusieurs mois qui opposait comme ça Tom à sa compagnie de disques pour que ces derniers fixent un prix de vente plus raisonnable à ses albums p u i s q u i l t r o u v a i t que l'étiquette de disques comme ça se graissait un peu trop la patte avec son succès sur le dos des amateurs de rock. Autre gros succès de Tom Petty en 1981, Stop Dragging My Heart Around, un duo avec Stevie Nicks, qu'on retrouve sur l'album de cette dernière, Bella Donna, qui est paru en juillet 1981. Et sur lequel on retrouve aussi Edge of s e v e n t e e n mais ça, c'est vraiment pas très rock. Et,、euh, parlant de choses p o c h e l'album Freeze Frame du Jig e y s b a n était extrêmement populaire à l'automne 81, particulièrement à cause du succès、euh, du 45 Tours Centerfold, souvenir très pénible, de octobre 1981. Au début du b l o c on a entendu Joe Walsh avec、euh, la pièce Life of Illusions tirée du disque There Goes the Neighborhood, paru en mars.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 Quatuor de métal anglais du nom de Praying Mantis, formé par les frères Tino et Chris Troy, respectivement chanteurs, guitaristes et bassistes. Ils ont recruté、euh, un autre guitariste, Steve Carroll, et le b a t t e u r Dave Potts. Ils présentaient un rock à la Thin Lizzy, basé comme ça sur les harmonies des deux guitares avec des voix à la Def Leppard. Ils ont sorti un premier démo de trois pièces, dont une, Captured City. C'est retrouvé sur la compilation Metal for Mutus. De 1980, ça leur a permis de se faire remarquer par l'étiquette BMG qui les a signés et sortis leur premier album Time Tells No Lies de 1981. Un disque qui a passablement, qui a eu passablement de succès chez les amateurs de métal anglais du début des années 80. Un、euh, disque présenté dans une magnifique pochette qui montrait comme ça une mente religieuse extraterrestre dans un paysage plutôt horrifique. La pièce、euh, Cheated qui ouvre le disque a fait très bonne figure sur les palmarès britanniques. Question de vous en faire une bonne idée de ce que ça donnait, ce premier album de Praying Mantis. On va tout de suite en écouter trois extraits. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station d e Mélomanes, la seule t d i f f u s e du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou 89 1, FM. Tueur de métal anglais très obscur du début des années 80, Praying Mantis. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur、euh, premier disque, Time Tells No Lie, qui est sorti en 1981. On vient d'entendre Panic in the Streets, qui est probablement leur pièce la plus musclée et typiquement heavy metal anglais. J'ose espérer qu'en spectacle, il sonnait un peu plus,、euh, je dirais, méchant que ça, parce que pour、euh, du métal, c'est vraiment très gentil comme ça, d e o u i t r Juste avant, on a écouté le morceau Rich is the City Kids. Et au début du blog, on a entendu la pièce Cheated qui ouvre l'album. Album qui a connu un bon succès、euh, et qui s'est classé sur les palmarès là-bas. La pièce Cheated, elle, s'est、euh, très bien vendue en 45 tours. Ce succès leur a permis de participer comme ça au fameux festival de Reading à l'été 1981. Toutefois, les. Les bonnes choses ont pris fin quand le groupe s'est retrouvé embourbé comme ça dans des problèmes juridiques avec leurs gérants,、euh, ce qui les a rendus inactifs pendant une année complète, pendant laquelle l'étiquette BMG les a laissés c h o u a r Le groupe s'est séparé à ce moment-là, mais、euh, comme Praying Mantis suscitait toujours beaucoup d'intérêt de la part du public、euh, japonais, entre autres, ils se sont reformés autour du chanteur original de Iron Maiden, Paul Diano. Avec lequel ils ont fait une tournée là-bas en 1990, duquel on a tiré cette tournée, l'album Live at Last. Diano n'est pas resté, mais ils ont sorti plusieurs albums studio par la suite, des albums qui n'ont pas eu beaucoup de succès, dont Journey Goes On de 2003. Album qui ne m'avait pas tellement impressionné, mais sur lequel on retrouvait un autre ancien membre original de a a r o n Maiden, soit le guitariste Dennis Stratton. Le groupe existe toujours, Praying Mantis, et il continue d'être dirigé par les frères Chris et Tino Troy. Voilà qui complète cette petite présentation de ce premier album obscur de ce non moins obscur groupe anglais. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là canadien. Je vais vous présenter le trio sadistic humor. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs d'obscurité.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 En 1981. Dans un moment, on va entendre Grand Funk et le Michael Schenker Group, mais tout de suite, on écoute une très belle pièce de UFO, Profession of. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, si fou, 891 FM. We got chances.、And、darling, it's been so long. Every lonely hour. Lot the sinner pulls the trigger, and the world turns out. I s p i a r o n the wind, locked in silence. p r o f e s s i o n of violence, whisper on the wind, locked in silence. p r o f e s s i o n of violence, try to pick up the pieces, maybe move away. But the laughter is only yesterday.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 Locked in silence, profession of violence.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 Oh, you're not. Thank you. Avec la pièce Queen Bee, qu'on retrouvait sur leur album Grand f u n k Lives,、euh, paru en septembre 1981, mais aussi sur la trame sonore du film Heavy Metal, dont on a entendu la pièce titre un peu plus tôt dans l'émission. Juste avant ça, on a entendu le Michael Schenker Group avec On and o m C'était le deuxième album en solo au Michael Schenker. C'est、euh, Le titre de ce disque qui était tout simplement MSG. Et au début du b l o c on a entendu son ancien g r o u p e UFO. Avec Profession of, la, dernière, la pièce qui clôture le disque The Wild, the Willing and the Innocent, qui est sorti en janvier 1981. Pièce dont j'ai déjà parlé auparavant à l'émission, qui a été composée par le guitariste Paul Chapman. Et ce qui est particulier, c'est que cette pièce, il a d'abord composé le solo de guitare. De la fin, et ensuite, il a composé le reste. C'est assez particulier. C'est une pièce qui parle d'une famille de criminels célèbres en Angleterre, les frères Cree. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale consacrée entièrement à l'année 1981 dans le rock. On va entendre uniquement cet après-midi des albums qui sont sortis cette année-là. Le mouvement Southern Rock aux États-Unis était un autre style un peu amoché avec la disparition de Leonard Skinner dans les années précédentes et le a l m a n Brothers Band qui s'enlisait tranquillement dans la pop adulte moche. On l'a vu avec la sortie du disque Brothers of the Road qui parut en août 1981 qui était extrêmement moyen, je dirais même. Carrément médiocre. Ils ont eu une très bonne idée、euh, par, la, par la suite, puisqu'ils ont fait une pause pendant neuf ans et ça nous les a ramenés en excellente forme avec l'album Seven Turns en 1990. Heureusement pour le rock sudiste、euh, que des nouveaux groupes、euh, comme Molly Hatchett et surtout Blackfoot sont apparus. Pour redorer comme ça le mouvement, on va en entendre un peu de Southern Rock de 1981 dans le prochain bloc, en commençant par un groupe qui vendait pas mal de disques dans le sud des États-Unis au début des années 80. 38 Special, Hold on Loosely. Vous êtes sur les ondes de la station des Mélomanes, la seule à diffuser l i v r a i Rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89 FM. Eat、yeah. it all qui ouvre leur très bon disque Marauder, qui est paré en juillet 1981. C'était précédé de Molly Hatchett avec Bloody r u i n Pièce qui ouvre leur disque Take No Prisoners. Et bien sûr, paru en 1981. C'était leur deuxième avec Jimmy Farrer,、euh, l'auto-proclamé chanteur le plus laid du monde. <rire> c'est vrai qu'il n'était vraiment pas beau. Et au début du bloc, on a entendu 38 Special avec Hold On Loosely. Et ça, c'est tiré de leur disque Wild Eyed Southern Boys, paru en, Boys, plutôt. Paru en mai 1981.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 Bien sûr, en 1981, le rock progressif était en grand d é c l i n depuis plusieurs années, puisque les groupes de n é o p r o g r e qui ont revitalisé comme ça le mouvement, comme Marillion, IQ et Pendragon, n'étaient pas encore arrivés. Et les grands groupes de pionniers, les grands noms du progressif étaient à peu près tous morts, à moitié morts ou en train de subir des changements qui n'ont pas plu aux amateurs de prog、euh, pur s et dur s comme King Crimson, Genesis、euh, qui sont carrément devenus un groupe de pop. les Moody Blues qui ont eu, beaucoup de succès avec l'album Long Distance Voyager, mais c e s t un disque qui a vraiment très mal vieilli. Et, Camel, qui faisait des trucs aseptisés. dans le prochain bloc, on va, on va poursuivre un petit bloc de ce qui se faisait en 1981 en matière de progressif. Dans un moment, on va entendre Frank Zappa, mais tout de suite! On écoute King Crimson. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock. p r o g s s i v e à t o i r e e t i e n n e c'est fou. 89.FM. Le g a r a g i Gautier h se démarque par son service exceptionnel. Que ce soit pour l'entretien préventif, la mécanique générale, les pneus, le traitement de c i r o u i l l e et son service de carrosserie, notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le g a r a g e f Gautier h est des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, g a r a g e g a u t h i e r c a Tu veux vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager d e s passions?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 694-2694, au plaisir de vous servir. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. You can hear the crashing, blasting strum of bands that come to be real hip and get a record contract from a talent scout someday. They'll sell their ass, their cocks and balls, they'll pay i for t e c and Walk away. If they're lucky, they'll get famous for a week or two, perhaps. They'll buy some ugly clothes to wear and hope the business don't collapse. Or some stupid magazine, besides they're really good. They're a Tinseltown Rebellion b a n d from downtown Hollywood. Tinseltown Rebellion. Tinseltown Rebellion b a n d Rebellion, It's a t o w n Rebellion They used to play all kinds of stuff, and some of it was nice, some of it was musical, but then they took some guy's advice. To get a record deal, he said they would have to be more punk. Forget their chops and play real dumb, or else they would be sunk. So off they go to SIR to learn some stupid riffs. And practice all their poses. In between their powder sniffs, chop a line now, snort it up now. they think they've got it, they launch a new career. Who gives a fuck if what they play is somewhat insincere? Tinseltown Rebellion. Tinseltown Rebellion Bad. n、wow. A Tinseltown Rebellion. A Tinseltown Rebellion Bad. n You know that in Tinseltown, the people down there think that substance is a bore. And if your new wave group looks good, they'll hurry on back for more. Of leather groups and plastic groups and groups that look real queer. The Tinseltown aficionados come to see and not to hear. But then again, this system works as perfect as a dream. It works for all those record company pricks. Who come to skim the cream from the cesspools of excitement where Jim Morrison once stood? It's the Tinseltown Rebellion from down. a s avec la pièce-titre de l'album Tinseltown Rebellion, dans laquelle il p o s a t un regard vraiment caustique sur la business de la musique. À cette époque et encore aujourd'hui, c'est tout à fait d'actualité. C'est paru en mai 1981 et Frank avait sorti un autre album aussi cette année-là, You Are What You Is, un autre album dub o l e qui est、euh, sorti le 23 septembre 1981. Juste avant ça, on a entendu Genesis avec、euh, Dodo Lurker qui est.、Euh, à mon avis, le meilleur moment qu'on retrouve sur l'album a v a c a b qui est sorti le 14 septembre 81, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et au début du b l o c on a entendu King Crimson avec Frame by Frame. King Crimson, revitalisé est très étrange pour l'époque. C'est、euh, tiré de l'album Discipline, qui lui est sorti le 22 septembre 1981. Ça ne va pas faire l'affaire de tout le monde, des vieux fans de King Crimson, cette nouvelle mouture et ce nouveau son à l'époque.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 Uniquement des albums qui sont sortis cette année-là. Et là, on va revenir au EOR parce que c'est vraiment un style musical qui a dominé、euh, le début des années 80. Je vous parlais、euh, un peu plus tôt de Joanne Jett.、Euh, Joanne Jett qui connaissait beaucoup de succès en 1981, mais elle n'était pas la seule, la seule femme à le faire puisque Pat b e n a t a r aussi vendait beaucoup de disques. Elle a été immensément populaire comme ça au début des années 80. Il faut croire qu'elle suscite encore、euh, passablement d'intérêt. puisqu'elle était d'ailleurs en vedette au début du mois de juillet dernier. au festival Woodstock en Beauce. Son album Precious Time est paru en juillet 81. Il est monté à la première position du Billboard. Toutefois, je l'ai réécouté cette semaine et c'est quelque chose qui a vraiment très mal vieilli, à mon avis. C'est, définitivement pas bon.、Euh, le succès radio Promises in the Dark, en particulier, n'a définitivement pas passé le test du temps. On dirait du meatloaf ou le genre de truc qu'on aurait pu entendre sur la trame sonore de Footloose.、Euh, le seul morceau qui ne m'a pas déplu, en fait, sur le disque, c'est que j'ai trouvé le meilleur. C'est le suivant, Fire and Ice, qu'on écoute tout de suite, suivi de deux enregistrements spectacle s de Nazareth et Bob Seeker. Vous êtes à l'antenne de Sifu 89 FM.、We'll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 なおいつね。 I know your plans don't include me. Still, here we are, both of us lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care. Stars so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe.、Hey, why don't you stay deep in my soul? Been so lonely. All of my hopes fading away. I've longed for love like everyone else does. I know I keep searching.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 Tonight. tonight, who needs tomorrow? Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight, b a b y Why don't you stay? We've g o Tonight, t who needs tomorrow? Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come, take my hand. n o We w got tonight, babe. Why don't you stay? tomorrow Nazareth avec la version spectacle de Holiday qu'on retrouve sur leur album en concert s n a z qui est paru en septembre 1981. Nazareth ont aussi fait paraître un autre album cette année-là, soit The Full Circle, un disque vraiment pas très bon qui est sorti en février. Juste avant Nazareth, on a entendu Bob s e g e r and the Silver Bullet Band avec、euh, la version concernant We've Got Tonight. C'est tiré du disque Nine Tonight qui lui aussi est paru en septembre 81. Et au début du blog, on a entendu Pat Benatar avec Fire and i c e Ça, ça vient du disque Precious Time qui est paru en juillet 81, bien sûr.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 Ne vous gênez surtout pas, le site se trouve au www.rocklessic.net. Contrairement au Southern Rock et au Rock progressif, le style qui avait tout à fait le vent dans les voiles en 1981, c'était le Hard Rock américain. On va d'ailleurs en écouter quelques excellents exemples dans le prochain bloc. On va entendre Ted Nugent et Et Motley Crue, mais tout de suite. Oh non, non, pas tout de suite, Motley Crue. On va plutôt écouter Van Halen. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois fou, t r o i s r i v i è r e C'est fou, 89 infâmes.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 Te comen los panes. Leur classique Ace of Space, la version spectacle qu'on retrouve sur leur immense album classique No Sleep Till a m m e r s m i t h qui est paru en mai 1981. Et c'est l'album avec lequel, personnellement, j'ai découvert Motorhead cet été-là. Juste avant ça, on a entendu Ted Nugent avec Put Up or Shut Up s é t i r é de son album en spectacle Intensities, Intensities, qui contenait dix nouvelles chansons à l'époque qui avaient été Enregistré en spectacle dans dix villes différentes. C'est paru en mars 81, évidemment.、Euh, on a aussi entendu Motley Crue avec la pièce titre de Too Fast for Love. Et ça, c'est paru en décembre. Et au début du bloc, on a entendu Van Halen avec Main Street, la pièce qui ouvrait leur excellent album Fair Warning, qui est sorti le 29 avril 1981. Et Van Halen avec ACDC, c'était les deux groupes à voir en spectacle en 1981. Parlant de spectacles, parmi les concerts à venir au Québec qui, qui pourraient vous intéresser, vendredi 2 septembre, BCI présente Camelot, Hailstorm, Blackguard et The Agonist à w o o Club Soda. Ça, c'est pour les amateurs de Power Metal. Et de pirate metal dans le cas de Hailstorm. D'ailleurs, je vais vous parler de l'album de Hailstorm que j'ai écouté il y a quelques semaines et que j'ai trouvé plutôt sympathique. Je vais vous en parler la semaine prochaine à c l a s s i q u Et e tout ce beau monde-là va se déplacer à l i m p é r i a l puisque Capital du Metal e s t présente le samedi 3 septembre, évidemment. Le dimanche 4, BCI présente、The、Grave, Blood, Red Throne, Pathology et Gigan. Au Petit campus, ça c'est pour les amateurs de dette évidemment. Within Temptation seront au m é t r o p o l i s le jeudi 8 septembre. Le vendredi 9, Pearl Jam seront au Centre Belle. c a p i t a l du m é t a l présente Arch Enemy, Devil Driver et Skeleton Witch à l i m p é r i a l le lundi 12 septembre. Et ça, je vais assurément y assister. Et le mardi, c'est BCI qui les présente au m é t r o p o l i s Dimanche 18, encore une fois, BCI, ils sont très actifs. Ils vont présenter Catatonia avec Heaven's Cry et o n b e i n g au Fofun e l e c t r i q u e Lundi 19 septembre, les Moody Blues seront au Saint-Denis. Le mercredi 21 septembre, BCI présente Evergrey. Ça, c'est pour les amateurs de métal progressif avec Sabaton, Power Glove et The Absinthe. Ça se passe au Fofun. Vendredi 23, April Wine seront au Metropolis. Le samedi 24 septembre, Trois、euh, v i è r e s Metal présente. Cryptic Halling, Obscursus Romantia, Harris et Amigus. Emigist. t <rire> Emigist, je pense que c'est ça.、Euh, ça se passe au、euh, Café Le Stage sur、euh, la rue Fusée dans le secteur c a de la Madeleine. Et,、euh, mercredi 28 septembre, Capitale du Metal présente Enslaved, qui est un de mes groupes de métal préférés de tous les temps, avec Ghost, qui ont sorti,、euh, jusqu'à maintenant, c'est mon album préféré de 2011, l'album de Ghost. Et Alceste, e、eh、bien, ce monde-là, tout ce beau monde-là sera au, à l i m p é r i a l Comme je l'ai dit, le mercredi 28 et le jeudi 29, c'est BCI qui les présente au Café Campus. Protests de h e r o s o n t au Club Soda le vendredi 30 septembre. Mardi 4 octobre, Primus seront m é t r o p o l i s Lundi 10 octobre, BCI présente Saxon. Et ça, Saxon, je ne vais absolument pas manquer ça. Je ne me rappelle même pas. Je me demande s'ils sont déjà venus à Montréal, sérieusement. Je ne me rappelle même pas qu'ils soient venus. Ils seront au Fofone avec Borealis et Heroic. Et finalement, vendredi et samedi, 14 et 15 octobre, Trois-Rivières Metal présente le fameux Metal Fest. Avec, entre autres, à l'affiche Cavalera Conspiracy, Naples de Death, Sacrifice, et personnellement, mes préférés de cette fin de semaine, Atheist. Ça, évidemment, ça se passe à la bâtisse industrielle. Les billets sont déjà en vente. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, je vais vous présenter mon album, mon, plutôt la face complète de mon album vénile classique de cette semaine. Hey Marie-Pierre, on a reçu une lettre. Oh, ça vient de Sifou. Pour vous récompenser pour votre beau travail, Sifou est heureuse de vous offrir une croisière autour du monde. a、ah. ah, t t e n d s il y a des petits caractères. Cette offre n'est valide que les jeudis après-midi, h Quand j'aurais dû y penser. La vie de croisière d'assemblage requis. Départ tous les jeudis à 13 h, arrivée prévue pour 17 h. En rappel, les samedis à midi et les lundis à 15 h. Juste comme ça. Est-ce que c'est moi qui pense tout le concept de croisière tient pas du tout?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 C'est fou pour l'écouter. 89. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre et aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale consacrée entièrement à l'année 1981 dans le Rock. On va entendre donc uniquement des albums qui sont sortis cette année-là et on en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente à chaque semaine. Une face complète d'un album vinyle classique qui a marqué l'histoire du rock. Et cette semaine, je vous présente un de mes albums préférés de tous les temps, le deuxième album studio du groupe culte anglais Iron Maiden Killers, paru en février 1981. C'est avec cet album que j'ai personnellement connu Iron Maiden. Et c'est aussi avec ce disque que j'ai compris que Qu'est-ce que c'était que du heavy metal?、Euh, un album peaufiné, mais qui sonne aussi très brutal. Et cela est dû en grande partie au travail du producteur Martin Birch, qui s'est fait connaître auparavant pour son,、euh, pour son travail avec The Purple, Rainbow, Whitesnake et Black Sabbath. Sur le premier disque homonyme de Maiden, les compositions étaient excellentes, mais、euh, c'est au niveau de la production que ça faisait défaut. Il sonnait tout simplement pas, le premier Maiden.、Euh, Ce s t pas le cas de Kellers, qui lui sonnait l'enfer. k e l l e r C'est aussi l'arrivée du guitariste Adrian Smith qui est venu compléter l'excellent jeu de Dave Murray pour en faire comme ça un des meilleurs duos de guitaristes de l'histoire du rock dans la lignée des Wishbone Ash, a l m o n d Brothers et Judas Priest. Le chanteur Paul Diano était à son sommet à ce moment-là. Un album dont la thématique tourne autour de la littérature gothique et des、euh, classiques du cinéma d'horreur avec des titres comme Murders in the r u e m o r g u e Twilight Zone et Genghis Khan. Espèce de parade de personnages sombres, des assassins, des fugitifs et des héros de bandes dessinées. On va écouter tout de suite la face un en entier de ce classique du métal anglais du début des années 80. Killers de Iron Maiden. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes. La seule diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est faux. 89 FM. I made a phone. セットアップルレーナー La phase 1 en entier de leur deuxième album Killers de 1981. On vient d'entendre Innocent Exile, la pièce qui clôture en force cette phase 1. Juste avant, on a écouté l'instrumental Genghis Khan. C'était précédé de Another Life qui est caractérisé par une partition de batterie tout à fait mémorable de l'excellent batteur Clive Burr. Qui avait une technique tout à fait renversante. On a aussi entendu Murders in the r u o m Org, qui est inspiré par la nouvelle du même titre de Edgar Allan Poe, bien sûr. C'était précédé de Wrathchild, qui demeure le classique ultime du disque et un des riffs les plus mémorables de l'histoire du métal. Et au début du bloc, on a écouté l'instrumental The Ides of March, qui ouvre l'album avec majesté. Curieusement, le disque a reçu de bien mauvaises critiques à sa sortie et l'accueil a été plutôt tiède. Néanmoins, le disque a permis à Iron Maiden d'entreprendre leur première tournée mondiale et le groupe a même fait un premier arrêt à Montréal à l'été 1981. Un Seul passage à Montréal avec Paul Diano. Pour ceux qui ont assisté, c'est un spectacle tout à fait mémorable avec un jeune Iron Maiden fringant.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 Des albums qui sont sortis cette année-là. Pendant que Iron Maiden faisait comme ça le tour du monde pour promouvoir Killers, leur futur chanteur, Bruce Dickinson, lui, était avec un groupe du nom de Samson qu'on écoute tout de suite. Riding with the Angels. Vous êtes sur les ondes de la radio Corbus, la station des m i l l e n n la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.120.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1. Good. Avec la pièce-titre de leur très bon album Breaker qui est paru en mars 1981 et accepte à cette époque-là, c'était vraiment un des groupes les plus h e a v y metal au monde. j u s t e a v a n t ça, on a entendu Girls c h o o l avec Hit Run, la pièce-titre de leur deuxième album qui lui aussi est paru en mars 1981. Et au début du bloc, on a entendu Bruce Dickinson à l'époque où il faisait partie du groupe Samson avec Riding with the Angels, la pièce qui ouvre leur album Shock Tactics qui est sorti en mai.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 Euh, Mise à part la fille Sharon de son、euh, terrible gérant, Donald d u n qui était convaincu,、euh, elle, de son talent et qui a décidé de prendre la carrière d'Ozzy en main. Le résultat de ce pari, c'est que deux ans plus tard, Ozzy était devenu un des gros noms du métal et, ironiquement, un des leaders de la nouvelle vague de métal anglais. On va entendre、euh, la pièce-titre de son deuxième disque qui est paru en novembre 81. Dans un moment, on va aussi entendre un des groupes les plus influents et flamboyants de l'underground anglais, Raven. Mais tout de suite, on écoute、euh, le quintet qui était、euh, Un des trois plus gros noms de la vague de métal britannique du début des années 80 avec Iron Maiden et Def Leppard. Je parle de Saxon. Denim and Leather. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des mélamans. La seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est tout. 89.7.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 Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net voirclair.ca. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89. c Seems my life and I just wanna relax. to change my life and I just wanna relax. Born、avec la pièce titre de son deuxième album solo, Diary of Madmen, paru le 7 novembre 1981. Et c'était aussi le titre d'un classique du, des films d'horreur. Il me semble que c'était avec Vincent Price et ça avait été traduit en français par l'étrange histoire du juge Cordier. Juste avant ça, on a entendu Raven avec Don't Need Your Money. C'est une pièce tirée de leur excellent premier album rock, Until You Drop. Paru en septembre 81, bien sûr, et au début du b l o c on a entendu Denim Letters, la pièce titre de l'album, leur troisième album, Axe Saxon, qui est paru le 5 octobre 81.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 Qui sont sortis cette année-là. On va poursuivre avec trois autres groupes de vétérans qui continuaient comme ça à sévir au début des années 80 et qui ont sorti chacun un disque en 1981. Dans ce moment, on va entendre Kiss et f i n Lazy. Mais tout de suite, on écoute plutôt le groupe original de Ozzy Osbourne qui faisait des merveilles comme ça avec leur nouveau chanteur de l'époque, Ronnie James Dio. Je parle de Black Sabbath, bien sûr. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, de la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. So、sure. Angel of Death, la pièce qui ouvre leur album Renegade, qui avait été plutôt mal accueilli à sa sortie le 16 novembre 1981. Il y a quand même du, du très bon matériel qu'on retrouve sur ce disque, leur avant-dernier. Et je vous rappelle que Thin l i z z y va ouvrir, du moins la nouvelle mouture de Thin l i z z y va ouvrir pour Judas Priest lors de leur passage au Centre Belle et au Colisée Pepsi cet automne. Juste avant ça, on a entendu Kiss avec Escape from the Island. C'est tiré de leur disque Music from the Elder qui est paru lui aussi le 16 novembre 1981. Et lui,、euh, il était très mal reçu à la fois par les critiques et par les fans parce que c'est vrai que c'est un très mauvais album. Et même Gene s i m m o n s a déjà dit que The Elder c'était le pire album que Kiss avait jamais enregistré. Au début du vlog, on a entendu Black Sabbath avec Turn Up the Night, et ça, c'est tiré du disque Mob r u l e s paru le 4 novembre 1981, qui lui est absolument excellent. Toutes les pièces s u r de Mob r u l e sont s vraiment très bonnes, contrairement à celui de Kiss, dont il y a à peu près juste Escape from the Island, qui est pas si mal, celle que j'ai faite tourner, qui est une bonne pièce instrumentale. Et、euh, il y a aussi The Oath. D'ailleurs, The Oath a été repris, e a été r e p r i s sur le dernier album, la version deluxe du dernier disque de Art.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 Euh, dans un moment, bon, on va poursuivre dans le métal, la New Wave of British Heavy Metal. Dans un moment, on va entendre Diamond Head et on va aussi entendre Tigers of Pantang. Mais tout de suite, on écoute un groupe qui faisait beaucoup de bruit, tout à fait révolutionnaire et très inquiétant à l'époque. Je parle de Venom. On écoute Witching Hour. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89A FM. Pantang avec la pièce Gangland qui ouvre leur excellent deuxième album Spellbound paru bien sûr en 1981. Et juste avant ça, on a entendu Diamond Head avec Lightning to the Nations. C'est la pièce titre de leur premier mini-album qui est sorti comme ça de façon indépendante. Il avait sorti à compte d'auteur, si on veut. Et au début du bloc, on a entendu Venom avec Witching Hours. Ça nous vient de l'album Welcome to Hell qui est paru le 12 décembre 8 1 évidemment. 17h pile, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fitzbay, l'historien de Sifu, pour les éphémérides du rock. Si vous écoutez en direct le vendredi, c'est la reprise de l'excellente émission. C'est pas Cancun qui va suivre dans un moment. À 20h, malheureusement, les lutins ne seront pas là cette semaine. Ils seront de retour la semaine prochaine puisqu'ils sont encore une fois en vacances. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, c'est l'émission de mon ami de Dr. Pendragon, Réanimation, qui va suivre. La semaine prochaine, dans Réclassique, je vais vous présenter une, une émission spéciale Retour de vacances et、euh, je vais vous présenter toutes sortes de trucs, des,、euh, des trucs que j'ai écoutés, qui sont sortis un peu plus tôt cette année ou carrément cet été. Et en outre, dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter,、euh, groupe canadien, je vais vous présenter le trio Sadistic Humor. Je vais vous présenter une f a c e complète d'un album véné l e classique, Père e 1, 71, soit In the Land of Grey and Pink de Caravan. Et évidemment, mon ami Simon f é t o u é sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce du groupe le plus populaire chez les amateurs de rock en 1981. ACDC avec la pièce titre du disque qu'ils ont sorti en 81, évidemment, les successeurs, le successeur de Back in Black. Je parle de For Those About to Rock, We Salute You, qui est sorti en novembre 81. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission classique. Salut!